Et en Qibla présente le corps en action, Madaridus Salikine. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayyahdihi illahu wa mayyudhlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan... عبده ورسوله sallallahu الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دونك bienvenue à une nouvelle séance de notre série sur le cœur accent as salikin Après bien sûr quelques euh, quelques semaines probablement environ un mois d'arrêt, on va reprendre. Beidnillahi ssubhanahu wa taala toujours encore une fois avec Madel Salikine avec les sentiers des itinérants. On rappelle que on est en train de parler de du cœur en action. Ça veut dire on est en train de faire une étude ici de la spiritualité en islam selon le livre d'Allah Azza wa Jal sunnah du prophète a mais de façon un peu plus approfondie, de façon un peu plus approfondie, à travers entre autres ce très fameux ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah qui s'appelle les sentiers des itinéraux pour les personnes qui sont là pour la première fois qui n'étaient pas présentes auparavant ça c'est une série qui dure depuis euh, environ deux ou trois ans donc on est arrivé presque à environ on est environ à la moitié de ce livre Aujourd'hui, Inshallah, on va parler de deux stations qui sont assez courtes, donc on pourra les mettre ensemble. La première qui est plus courte, qui s'appelle la station de, de la purification, on va expliquer tout ça bien sûr. Après ça, Inshallah, on va passer à la station de al istirkham qui est la droiture ici qui nous, rapp qui nous rappelle un mot-clé dans El-Karim dans une sourate que tout le monde connaît, qui est quoi Ehdin al-sirata al-mustaqim Dans surat al Allah Azza wa Il nous parle du droit chemin Le al-sirata al Donc on va parler ici de l'action Qui engendre le suivi de ce droit chemin Ce qu'on appelle al istiqama, Ou bien la droiture Avant de parler de l'istikama, commençons par la première Tassot pour aujourd'hui Inch'Allah Azza wa Qui est Manzilatou al-tahdib Que l'imam Ibn al-Qayyim Aussi il appelle, il nomme Manzilatou Al-Tasfiyya, c'est quoi ce fameux Tahdib ou bien al eh bien purification. Donc, lorsqu'on va boire, par exemple, de l'eau dans le robinet ou autre chose, cette eau-là est passée habituellement par un processus de purification. Plusieurs choses dans notre vie ont besoin de purification. Eh bien, pour notre iman, pour notre ibadah, pour notre adoration d'Allah Azza wa qui est notre raison d'être, la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés dans ce monde, notre mission première, ce n'est pas... Notre mission première... Ce n'est pas de se faire de l'argent. Seulement, ce n'est pas de boire, de manger et de dormir. Notre mission première et notre rôle en tant qu'être humain, c'est d'adorer Allah subhanahu wa taala. Où m'a créé tout le jinn et l'insa illa liyaboodun comme Allah subhanahu wa taala il dit. Donc, pour faire cette aboodia, cette adoration là, eh bien, il faut, il faut la purifier. Notre servitude, notre aboodia dans Allah subhanahu wa taala, comment on va le couvrir, بإذن الله سبحانه وتعالى. Alors. Comment ici, comment on va purifier Al-Uboudiya Comment purifier notre servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal, c'est lui le maître, c'est lui le seigneur, Al-Rabb, Et nous, nous sommes des ibad d'Allah azza wa jal, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Abdullah ou bien Amatullah pour une femme. Donc, on est des ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala, des serviteurs d'Allah azza wa jal. Comment purifier ici notre servitude pour Allah Avant d'aller dans les détails, j'aimerais faire un rappel d'un principe important qu'on rappelle à chaque quelques mois, encore une fois pour les personnes qui n'étaient pas présentes depuis le début de cette série. On est en train de faire ici de l'étude de la spiritualité en islam de façon profonde avec ses différents niveaux okay? ce n'est pas tout ce qu'on présente qui est obligatoire ce n'est pas tout ce qu'on présente que c'est soit ça l'islam ou bien tu ne peux pas pratiquer l'islam vous comprenez on va en profondeur on va voir des degrés qui sont élevés de iman et de foi pourquoi C'est pas pour vous présenter quelque chose qui est trop difficile, c'est pas pour vous présenter quelque chose qui serait trop difficile ou bien quelque chose qui serait trop parfaite, c'est pas ça l'idée. L'idée comme, comme, comme on le rappelle toujours et comme on le répète toujours, c'est que lorsque une personne a des aspirations qui sont hautes, qu'est-ce qui se passe selon vous Lorsque quelqu'un a des aspirations qui sont hautes dans n'importe quel domaine. Ça pourrait mener vers quoi Quelles sont les, les options possibles en termes de conséquences Avoir de hautes aspirations. On ne va pas nécessairement les, les atteindre. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on ne va pas les atteindre Quelles sont les, les options possibles Peut-être on va les atteindre, ok Donc, il ne faut pas déjà dès le début dire qu'on ne va pas les atteindre. C'est possible qu'on ne puisse pas atteindre ce niveau d'aspiration, oui Excellent Donc là, parfois, souvent, quand on a des, de hautes aspirations, ce n'est pas toujours vrai qu'avoir des aspirations qui, qui sont très hautes, ce n'est pas bien. Okay? Oui, il faut toujours être réaliste. Mais ça reste que parfois viser des aspirations qui sont hautes, et eh bien qu'est-ce que ça va faire en sorte Ça va faire en sorte qu'on ne va pas nécessairement atteindre ces aspirations, mais les conséquences, le résultat qu'on va avoir, ça va être un 60% ou bien un 70%. Déjà c'est masha'Allah. Mais si moi dès le début, je dis moi je ne vise que le 50%, alors je vais me retrouver probablement avec un 60% d'un d'un 50% vous comprenez celui qui vise à être le meilleur étudiant avoir la meilleure note de la classe à la fin de l'année à la fin de la session si c'est pas la meilleure note de la classe c'est pas la fin du monde par contre c'est fort probable que cette personne là fera partie des 5 des 5 meilleurs on, on se comprend donc ici viser Oh, ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous présenter quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc, Imam Ibn Al-Qayyim, r.a. Lorsqu'il nous parle ici dans Medair, c'est comme on dit toujours. C'est de la chirurgie des cœurs. Okay? C'est les petits détails ici. Parce que ça nous aide, de un, à viser des aspirations qui sont hautes à bien comprendre notre foi, notre relation avec Allah, azzawajal, de un. Et la deuxième chose aussi, rappelons-nous. Que si Allah Azza wa il nous donne une vie qui est longue. Si Allah Azza wa nous donne une vie qui est longue. On va tous mourir un jour. Notre mort, on ne sait pas c'est quand que ça va arriver. Certaines personnes vont avoir une vie qui est courte. D'autres personnes vont avoir une vie qui est plus longue. Mais si Allah Azza wa il nous donne une vie qui est plus longue. Si Allah Azza wa il a écrit que tu vas vivre encore 40-50 années dans ce monde. N'est-ce pas que c'est plus que intéressant, c'est même obligatoire, c'est requis, c'est la logique de faire quoi d'avancer vers l'azawajel ne serait-ce que par quoi Par petits pas, vous comprenez Ce que je ne peux pas atteindre aujourd'hui, je pourrais peut-être l'atteindre dans 30 années, incha'Allah azawajel si Allah azawajel il me donne cette vie. C'est pour ça lorsqu'on va lire dans les histoires, dans les vies des pieux ancêtres, les grands musulmans de l'histoire Lorsqu'on va trouver que certains parmi eux, pendant toute l'année, c'était sa vie normale, qu'ils faisaient lay, la prière de la nuit pendant 5 heures, 6 heures à chaque nuit. Est-ce que ça c'est tout le monde qui est capable de faire ça Toute l'année. C'est une vie régulière. En plus, bien sûr, en plus, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui ne il fait ses obligations. Donc, il a une famille à prendre en charge. Il a son commerce halal. Il fait ses salawats dans le masjid. Il lit le Qur'an. rahim euh, Il respecte ses parents, ainsi de suite. Et en plus de cela, faire, faire quoi 4-5 heures de salat à chaque nuit, pendant toute l'année. C'est la vie qui est régulière. Est-ce que vous pensez que la personne, elle est passée, comme on dit, de 0 à 100% en, en une journée, en 24 heures Non. Ça, ça a pris quoi Plusieurs années ici de développement. Comme certains des pieux ancêtres de Salaf, ils ont dit « Je me suis forcé à faire la prière de la nuit pendant quoi ?» 20 ans. Pendant 20 ans, c'était quoi Un effort. C'était « Mujahed »,« Struggle ». C'est pas facile. Il essaye. Après ça, il dit quoi ?« Et j'en ai profité pendant quoi ?» 20 années plus tard, après ça, il passe à l'expérience. Donc quand on parle ici de viser haut, ce n'est pas encore une fois de vous dire soit tu es capable de pratiquer l'islam comme ça comme on va présenter maintenant ou bien out, ne revenez plus. Vous comprenez, c'est pas ça l'idée. L'idée ici c'est que pour tous, à nous tous, c'est important d'avoir de hautes aspirations ou du moins comprendre vraiment c'est quoi le plus niveau de l'ibad, de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose ici, comment purifier notre servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala De la purifier de l'jahala. C'est quoi l'jahala L'jahala c'est l'ignorance, soit l'ignorance qui est contraire à la science, à la connaissance. Donc parfois on va adorer Allah azzawajal avec jahal, avec ignorance et ça c'est dangereux. La religion d'Allah Azza wa Elle vient avec quoi Avec l'ilm Notre religion c'est une religion de connaissance Tu adores Allah Azza wa en connaissance de cause On ne peut pas adorer Allah Azza wa avec ignorance Sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala Sans connaître sa religion Et qu'est-ce que Azza wa il veut de nous subhanahu wa ta'ala Et lorsqu'on parle aussi du mot Al-Jahala ici Al-Jahala ça fait référence aussi dans la langue arabe Au mauvais comportement. On dit que quelqu'un yadjhalu. Quelqu'un qui n'a pas quoi Qui n'a pas un bon comportement. Yadjhalu. Quelqu'un qui va faire le commerce, mais qui a un mauvais comportement dans son commerce. Qu'est-ce qui arrive à la langue Les gens ne vont plus vouloir acheter d'une telle personne. Même si elle offre de bons, de bons produits. Donc ici, notre servitude, Allah Azza wa de la purifier de al jahala de cette ignorance que ce soit l'ignorance contraire à la connaissance ou bien l'ignorance dans le comportement ça veut dire le mauvais le mauvais comportement parce que quand notre servitude pour Allah azza est mêlé à de l'ignorance ça pourrait arriver qu'on fait des choses, qu'on pense être des choses qui sont les bonnes choses ça nous rapproche d'Allah rectifié, ça rend les choses meilleures alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça fait? ça empire les choses c'est pour ça que le prophète nous a Il a insisté beaucoup, alayhi sur l'importance de suivre sa sunnah, sa voie à lui, alayhi salatu Sinon, on va faire des choses. On va investir dans l'adoration, dans notre pratique, dans notre foi, avec beaucoup de bonne volonté. Mais on est en train de faire les mauvaises choses. Et ça nous mène vers le mauvais demeure, billahi, subhanahu wa ta'ala. Une autre chose ici. Remarquez que parfois l'ignorance, le manque de connaissance, ça fait en sorte qu'on bouge là où il ne faut pas bouger. Ou bien, on reste à notre place là où il faut se, se déplacer. Dans la religion d'Allah Azza wa important de connaître ça. Le mouvement, faire des choses, produire des choses, fait partie de ad, din fait partie de l'iman, amal. Amal, ça veut dire ici au sens quoi Au sens concret, positif Tout comme parfois l'abstention elle fait partie de, de la foi. Parfois la foi, les bonnes œuvres, se rapprocher d'Allah, c'est de ne pas faire. L'exemple le, le plus simple que nous avons, bien sûr, c'est le jeûne de Ramadan. Siyam Ramadan, c'est quoi le jeûne de Ramadan? Qu'est-ce que tu produis en faisant le jeûne? Lorsqu'on fait le hadj, remarquez ici le, le contraste, lorsqu'on fait le pèlerinage, qu'est-ce qu'on a produit? Un voyage, un, dépla un, un déplacement okay, de nos jours avec les outils que nous avons, on peut même documenter cela. À tel moment, j'étais à telle place, j'ai pris des photos, je sais où est-ce que j'étais, j'ai des traces et une réservation d'hôtel, ainsi de suite. Donc c'est une production. Le jeûne de Ramadan, qu'est-ce que tu produis Il n'y a rien de concret. C'est quoi C'est de l'abstention. Tarkun. Allah Azza wa Jal, il dit, ne mange pas, ne bois pas, de telle heure jusqu'à telle heure. Ça, c'est un exemple que je donne parce que c'est un exemple qui est évident, mais ce n'est pas le seul dans la religion d'Allah Azzawuddin. C'est pour ça, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé parfois de le fitan, je ne vais pas ouvrir ce domaine parce que c'est un grand sujet, mais je veux très brièvement ici expliquer que parfois les situations de fitan, ça veut dire lorsqu'il y a des conflits entre, entre les musulmans ou entre les gens, ainsi de suite, et que moi, je ne suis pas certain, je ne sais pas où est-ce que se trouve la vérité. Qu'est-ce que je dois faire La moindre des choses Je m'abstiens de faire quoi hmm? De prendre la parole, de m'exprimer, de critiquer, d'accuser. De nos jours, c'est quoi C'est remarquez combien est-ce que c'est facile de nos jours. Avec ce petit truc ici, c'est tellement, fa... tellement facile de quoi De s'enfoncer fi jahannam dans l'enfer. Yadam dhibillah azo Juste avec cette petite machine qui s'appelle un. Un téléphone, parce que quoi, qu'est-ce qu'il y a Il y a une nouvelle. Et avec la nouvelle de nos jours, on appelle ça l'ère de la vitesse, de l'extrême vitesse, que dans une heure, ce n'est pas pertinent anymore. Si, si tu n'as si pas exprimé ton opinion à propos de tel sujet, tout de suite, maintenant, dans une heure, dans deux heures, tu vas arriver en retard. C'est ça la culture. Mais si on se fie seulement à cette culture, on oublie notre responsabilité qu'on aura à... Payé auprès d'Alarzo, de Leo Malquiarma, on aura à justifier nos prises de position. Là, on va quoi On va être bien plus sur nos gardes. Donc, avant d'aller faire ce fameux commentaire, cette prise de position, cette critique, je quoi je m'assure Est-ce que j'ai vraiment la bonne information Est-ce que je suis certain j'ai une hudja devant Allah Azza wa al-qiyama Si Allah subhanahu wa ta'ala, demain, il me met dans ma tombe et que je vais revenir vers Allah Azza wa est-ce que j'ai une réponse pour justifier pourquoi j'ai dit telle ou telle autre chose Donc ici, ça c'est un exemple de quoi D'abstention. Ta... Certains disent « Il y a un livre, bien sûr. Je ne pense pas que c'est traduit en français ou en anglais. Si c'est le cas, vous pouvez me dire. Charles Audel. Mais l'un des grands savants de l'islam, il a écrit un livre plein de sagesse. C'est pas, c'est pas ses paroles à lui. Ok. C'est une compilation de ce qu'on appelle ahzar, les paroles des pieux ancêtres, des compagnons, des sahabas, des grands savants de l'islam. Un livre extrêmement intéressant. Qui s'appelle quoi Kitab Asamt, As le livre du silence. C'est quoi Asamt As Ça parle de quoi Ça parle des mérites de se taire lorsque ce n'est pas bien de parler. Parfois, il faut juste se taire et garder le silence. Pourquoi Parce que comme certains roulements, ils disent, la parole, c'est comme une flèche. Une fois qu'on la lance, on perd le contrôle. Et encore une fois, de nos jours, c'est pire. Vous le savez qu'il y a des gens qui ont écrit des choses sur Internet, juste entre lui et des amis, n'est-ce pas Et que ça devient, imaginez, toi, tu vas écrire quelque chose à ton ami. Ça pourrait être une simple blague. Et que dans une semaine, peut-être dans un an, peut-être dans cinq ans, quelqu'un va elle va refaire face et qu'est-ce qu'elle va arriver Ça va atterrir chez des millions de personnes à travers, à travers un écran. Et là, toi, tu essaies de revenir en arrière pour l'enlever, mais c'est impossible, c'est trop tard. Si ça, c'est les dégâts dans la dunya, imaginez les dégâts dans l'akhir. Donc ici, la question de l'abstention. Et que dans l'islam, parfois, il faut savoir quand est-ce qu'il faut bouger, quand est-ce qu'il faut quoi S'abstenir. Rester sur place. Et le contraire est vrai. Le contraire est vrai aussi parce que parfois, on ne dit pas qu'il faut toujours s'abstenir. Parce que certaines personnes pensent qu'il faut toujours rester sur quoi Sur ses gardes et toujours préférer s'éloigner de tout. Comme ils disent en arabe, certains ont cette phrase-là qui dit quoi As-salamatu lai a'diluha. il n'y a rien comme juste être être loin des problèmes ça aussi c'est pas bien parce que Allah زوجي nous dit قوامين parfois c'est nécessaire c'est obligatoire de prendre position de dire la vérité de défendre la vérité même si je n'ai pas le goût de le faire mais c'est parce que Allah زوجي il veut que je le fasse alors quand est-ce qu'on peut faire la part entre bouger ne pas bouger parler garder le silence et bien c'est entre autres avec la science avec avec al ilm il nous dit aussi ibn qayyim rahimahoullahu ta'ala point très intéressant ici écoutez il nous dit quand on parle de la science encore une fois c'est connaissance sur l'action qu'est-ce qu'il faut faire, qu Comment faire et comment ne pas faire C'est quoi la servitude C'est quoi le travail nécessaire Mais qu'est-ce qu'il y a avec ça aussi Il y a l'éthique, le adab. Les adab, comment faire cette chose Je vous donne un exemple. Combien de personnes ici savent comment servir un plat de nourriture Je suppose tout le monde. Vous n'avez même pas levé le doigt. Comprenez Est-ce que tout le monde, est-ce que toutes ces personnes-là qui savent comment prendre un plat et le mettre sur une table, on peut tous dire qu'ils sont qualifiés pour travailler dans quoi Dans le service de restauration quoi, de, de luxe, dans lequel on pourrait te payer peut-être des centaines de dollars par, par heure. Est-ce que tout le monde est qualifié pour le faire Non, parce qu'il y a quoi Un art du métier, comprenez On sait comment prendre un plat et le mettre, ça c'est une chose. Voilà qu'ils le faire avec un certain art... Det är något annat. Och till Allah ta'ala, det är ett ordentligt med till Allah. Så Imam Ibn Al Qayyim, han har sagt att det är en ethik av servitets, att vara bra för Allah. Före en salat, det är en sak, men att göra med vad? Det är en bra envers Allah. subhanahu wa taala. hög mer, det är en hög mer. För att det är en hög, det är en hög, det är en hög, det är en hög, det är en hög, det är en hög, det är en Mais parce qu'on a le mauvais comportement, la mauvaise attitude, qu'est-ce que ça fait Ça nous éloigne dans la zone. On a parlé dans d'autres cours, par exemple, de la question de Elmen. Elmen ici, Elmen, comme on a dit, c'est difficile de c'est difficile de traduire en français. Mais Elmen, c'est lorsque je cite mes bonnes œuvres et je les cite par quoi Avec un peu de arrogance, ou bien c'est comme si je suis en train de dire, j'en ai fait beaucoup kom bara ja munna, alla kan äslamu, Allah s. a. w. t. aldi för Quranen, al-Karim. Rösker kan och tror Allah al-azawajil, sin kärn, han gör de goda arbeten, han gör la salat, han gör lohad, han gör la umra, han gör la sadaka, andra saker, men mellan honom och Allah al-azawajil, han är i färd att Allah, jag har oferat mycket för dig. Jag har gjort en stor jobb för dig, Allah. Det är vad? Det är en mangel de avec Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait nous éloigner d'Allah azza à la place de nous rapprocher d'Allah le problème c'est pas la bonne œuvre en tant que telle le problème ici c'est l'attitude c'est le comportement en tant que tel. wa wa ajriha فهي لم تبعده عن والثواب عن ça c'est L'une des raisons pour laquelle j'ai commencé avec l'introduction la, la, tout à l'heure, si quelqu'un nous dira, alors moi je ne vais plus faire de bonnes œuvres parce que j'ai peur que j'ai la mauvaise attitude et que je vais quoi M'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Non. non, Imam Ibn al Qayyim il te dit ici, c'est possible, c'est fort probable que tu ne vas pas perdre la récompense. Pourquoi Parce qu'Allah Azza wa Jalla il, il est juste, il est adle subhanahu wa ta'ala. Tu ne perds pas l'ajr wa thawab, la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla avec cette mauvaise attitude. Mais qu'est-ce que tu vas perdre La place, le rang, être proche d'Allah, Subhanahu ça c'est une autre chose. Je vous donne un exemple qui ne cite pas ici, mais dans le hadith du prophète, il nous a cité quelles sont les personnes qui vont être le plus proches du prophète, fi dans le paradis, qui sont les personnes les plus proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus de salutations sur lui, l'autre hadith. L'autre hadith. C'est des actions que vous avez cités. Les meilleurs dans leur quoi? comportement. Et les plus éloignés du prophète alayhi wa sallam. Ça va être ceux avec quoi? Avec le moins bon comportement. Donc quelqu'un pourrait être fil djanna, Allah Azzawajal lui donne quoi La récompense, le hadjr, il a fait amal salih, il a fait ses obligations, sa salet, ainsi de suite. Mais il n'a pas la bonne habitude, la bonne attitude, le bon comportement et de ce fait quoi Il ne mérite pas d'être très proche du prophète Vous remarquez ici la différence entre le hadr, la récompense, et ce qui est plus que la récompense qui est al-manzila, le rapprochement, le rang en quelque sorte, et être proche d'Allah azzawajal, puis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, très important aussi. Donc on a parlé ici de purifier notre servitude, notre ibadah de al-jahl, jahala, de l'ignorance. Deuxième point, c'est de la purifier de ce qui nous appelle ici shawbul ada al ada c'est la routine. La routine, les habitudes, lorsque elle ibad, l'adoration, elle devient une ad. Elle devient une simple routine, une simple habitude qui perd de son sens. Soit elle le devient, ou bien elle l'était à l'origine, la personne originellement. On va parler Inch'Allah, de certains exemples très très importants ici. ان يمازج العبوديه حكم la personne quelqu'un pourrait faire quelque chose par simple routine par simple habitude pourquoi parce que par exemple moi ma personne mon nafs mon cœur mon âme mon corps il est habitué à faire cela et je pense que je le fais par Ibada par adoration, par, par servitude, par foi, alors en réalité je le fais par routine. Parce que j'ai soit un intérêt à le faire ou bien j'ai l'habitude de le faire ou autre chose. Il nous cite ici l'exemple de Assyiam le jeûne. Comme quelqu'un qui est habitué à jeûner, quelqu'un qui aime jeûner, pourquoi Pour perdre du poids, pour être en santé, ainsi de suite. On a déjà parlé de cela dans d'autres halakats et je le répète maintenant parce que c'est une question très pertinente. et Il y a beaucoup de personnes qui demandent cette question. Est-ce qu'on peut jeûner Assyiam, pourquoi Pour la santé, pour perdre du poids, est-ce qu'on a le hadr auprès d'Allah Zawodjel On le sait que Allah pour qu'il accepte les œuvres, eh bien, il faut que l'intention soit pure pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. La réponse, c'est qu'il faut faire avant tout. Il faut que mon objectif, mon idée avant tout, qu'elle soit claire depuis le début. C'est quoi ce jeûne que je vais faire demain Est-ce que je jeûne pour des raisons de santé Ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit. Mais il faudrait juste que ce soit, quoi, clair. Ce n'est pas le jeûne de Fadr jusqu'à Maghrib. Quelqu'un, il dit, moi, la semaine dernière, j'ai trop mangé. Cette semaine, je vais faire deux journées de jeûne. Les personnes qui font du jeûne, seulement ils vont seulement boire de l'eau, par exemple. Ou bien manger une fois par journée ou autre chose. Ça, ce n'est pas interdit. Il n'y a aucun mal. Mais il ne faut pas quoi, le mêler avec Avec Avec la bonne œuvre. Il ne faut pas mêler les deux. Maintenant, si quelqu'un, il veut... Ah, demain c'est le lundi, mettons si demain c'était lundi. Demain c'est lundi, c'est la sunna du prophète de jeûner. Je vais jeûner, Inch'Allah. Et c'est bon pour moi aussi parce que, qu'est-ce qu'il y a dans ça Un avantage dans ma santé, comprenez Ça n'y a aucun mal, il n'y a pas de mal. Mais je ne peux pas jeûner le lundi seulement pour perdre du poids. Ah, c'est lundi, mais là est-ce que je jeûne parce que c'est sunna ou bien est-ce que c'est pour pour perdre du poids, vous comprenez Il faut que la niya ici, qu'elle soit, qu'elle soit claire. Le fait d'être conscient qu'il y a des bienfaits dans les bonnes œuvres, incluant le jeûne, ça ce n'est pas un problème. Mais il faut faire attention ici de ne pas tomber dans le piège, de faire des actions routinières pour mon propre hawa, pour mes propres intérêts, pour mon propre plaisir, en pensant que ça c'est une ribada, un acte d'adoration que je fais pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là j'ai un point important aussi à mentionner. Parce que pour amener parfois des exemples qui se rapprochent de, de, la, de la réalité, okay? des, des exemples qui sont pertinents. De nos jours, il y a cette erreur, il y a toute cette tendance-là à faire la promotion de la religion, ça veut dire de l'islam en tant que tel, par quoi Par les bienfaits hmm? Par les bienfaits santé ou bienfaits monétaires, autre chose. Ça veut dire les bienfaits matériels de cette vie du, du bas Laissez-moi vous dire quelque chose. Et écoutez bien cela, ok Pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Parce que toujours, on a toujours rappelé dans cette série, on continue de rappeler. La chose la plus critique en islam, dans tout, c'est quoi Les intentions commencer avec le bon objectif. Si tu fais le, le premier pas avec la bonne intention, Allah, tu n'auras que du bien dans l'avenir. Même si c'est un petit départ, mais tu ne vas trouver que du bien. Mais faire le premier pas avec la mauvaise intention, avec une intention qui n'est pas claire, même si c'est un grand pas, vous comprenez Ça va être problématique. Alors, comme on a dit, certaines personnes pour faire la promotion, on trouve ça beaucoup sur Internet, les gens qui envoient des messages, qui partagent, ainsi de suite, en vous disant que si tu fais les bonnes œuvres, tu vas être en santé. Si tu fais les bonnes œuvres, tu vas devenir riche. Si tu vas, si tu fais, si tu fais, tu... oui, c'est très clair dans le Coran, dans la Sunna du Prophète ﷺ, que les bonnes œuvres, l'obéissance à Allah subhanahu wa taala, c'est quoi C'est des asbabs, c'est des causes qui amènent le khair, qui amènent le bien, même dans la dunya, incluant la santé et la richesse. Par contre. Il y a dans cette vie la logique de quoi de causes et d'obstacles c'est tout c'est tout un amas de causes ici c'est tout un système que l'Arzouddin il a établi dans son qadaar subhanahu wa taala là pour être pratique pour que vous ne soyez pas perdus dans dans la théorie ce que j'essaye de dire ici c'est que tu pourrais faire tes salades à l'heure tu pourrais te revenir tu tu pourrais te te réveiller à chaque matin pour la prière de Fad tu pourrais faire le jeûne Le siyam de chaque lundi et chaque jeudi et suivre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire beaucoup de sadaqa et te retrouver avec quoi en fin de compte Un jour tu vas avoir le cancer ou tu vas avoir des problèmes de cœur ou autre chose, vous comprenez Tout comme quelqu'un, il y a des personnes qui ne croient pas en Allah azawajal, qui ne font que le haram, qui prennent de l'alcool nuit et jour, et qui fument nuit et jour, et qui prennent de la drogue nuit et jour, okay? et qu'après plusieurs années, ils sont encore en, en santé. Pour que personne ne pense que, ah, si je fais les bonnes œuvres, c'est garanti. Non, les bonnes œuvres, c'est des asbab, c'est des, comment est-ce qu'on peut dire ça, là, c'est euh, des causes, non, je cherche un autre mot, un mot qui est scientifique, c'est des... Euh, Si je, si je vais me rappeler une charlas de modèle, je vais revenir au mot en tant que tel. Mais ça génère, comprenez, ça génère. Ça ne veut pas dire que l'arz al-djil va pas t'éprouver. Mais il y a une chose qui est garantie avec les bonnes œuvres. C'est quoi Une chose qui est garantie avec ta salat et avec c'est ça la garantie principale de atta al-iman, la rétribution dans l'akhirah et dans la dunya, c'est quoi C'est la santé de ton âme ça c'est garanti vous comprenez la richesse de ton âme comme le prophète il l'a décrit ça c'est garanti c'est ça ce qu'Allah il te garantit les autres c'est des asbab. parce que le fait de faire cette erreur là de dire ya akhi si tu fais ton siyam ya akhi si tu fais telle chose ya akhi il y a euh, il y a même parfois des gens qui ça sort complètement de ce qui est acceptable parfois des gens ils font de la promotion de l'islam de la foi avec des faussetés Selon une étude réalisée à telle université, je ne sais pas quoi, lorsqu'on fait notre prosternation, notre soudoud par terre, il y a des électrons qui sont transférés, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, ainsi de suite, ok Non, la salate et le soudoud, ce n'est pas pour le transfert d'électrons et ainsi de suite, c'est pour... Il dit... Waqtelib, Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que chaque soudoud, avec chaque prosternation que nous faisons, on se rapproche encore plus d'Allah Subhanahu Wa Taala. Ça, c'est l'idée principale. Par la suite, oui, croire qu'il y a du bien, qu'il y a al khair dans les bonnes œuvres et ainsi de suite, ça, ce n'est pas un mal. C'est quelque chose qui est confirmé par le Coran, le livre d'Allah Azza Wa Jal, du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Ok, on va faire très attention à ce que, transfère, ok pour, euh, pour euh, soutenir la religion d'Allah Azza wa pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas avec des faussetés, surtout pas de nos jours parce que de nos jours c'est très facile pour les gens de vérifier et celui que tu vas convaincre demain, qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine, il va te dire quoi Je t'ai suivi mais c'était faux ce que tu m'as dit En fait, votre religion c'est de la rigolade, comme le fameux dans le, dans, dans le monde arabe je sais pas si c'est, dans le monde arabe la semaine dernière, c'est une ancienne ancienne fausseté, ok qui, Qui, qui tourne comme ça, mais je pense qu'il y, y a un journal dans le monde arabe, il a traduit ça la semaine dernière, et là ça a fait, c'est devenu, plusieurs personnes parler de ça sur internet. L'université Harvard a officiellement désigné le Coran comme le meilleur livre de justice dans le monde. Ok La plus grande fausseté de, de la semaine. Et là les gens ils transfèrent ça, parce que j'ai l'ignorance, ils ont la bonne quoi, la bonne intention, ils disent, ah il faut partager avec les musulmans De un Coran, il n'a pas besoin de l'université Harvard. Qur'an säger på God Allah Azawaj al Kitab Allah Subhanahu wa Taala Allah Azawaj al Sikis Rabbu al Alamin på Allah Azawaj Harvard, det är inte ens vad, det är inte ens en del av porslen i detta universum. Kommer ni? Allah Azawaj har inte behov av Harvard för att Harvard ska ok, nu godkänna. Qur'an är ett livrätt för justice. De en, om det var sant. De två, om det var sant också, även om det var Ok, disons que Harvard a approuvé que le Coran c'est le livre numéro 1 de justice qu'est-ce qui arrive si l'an prochain ils vont changer les rankings ils vont dire que le Coran est devenu numéro 5 qu'est-ce qu'on va, qu qu va dire nous maintenant pire que tout ça c'est que l'information est baseless elle n'est pas fondée elle n'a pas du tout de fondement alors imaginez s'il y a des personnes qui vont recevoir l'information et qui vont dire ah oui vraiment selon Harvard le Coran alors moi j'ai commencé à lire le Coran Commence à lire le Coran, lire, lire. Parce que Harvard, elle a dit, il faut lire le Coran. Et quelques mois plus tard, il va découvrir que ça, c'est fake news. Qu'est-ce qui arrive? Votre religion, elle est fondée sur des, sur des faussetés. Vous comprenez? Non. Tu veux appeler vers Allah Azza wa Tu veux que les gens soient motivés à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le lui-même, « Fa bi ayi You'minun, celui qui n'est pas convaincu par le Coran lui-même celui qui n'est pas convaincu et motivé par les paroles du prophète والسلام, celui qui n'est pas convaincu et qui n'est pas motivé par les signes d'Allah dans cet univers, celui pour qui ce n'est pas suffisant de lever son regard vers le ciel de voir la création d'Allah, les cieux, la terre, les étoiles Le soleil, la lune, ainsi de suite. Les montagnes, comme Allah Azza wa décrit tout ça dans le Coran Karim, eh bien, pas besoin de lui parler d'autre chose. Ça, c'est lorsque Allah Azza wa Jal, il veut, il va, le, il va le guider, subhanahu wa ta'ala. Alors, les, encore une fois, le, le fast-food, da'wah, comme ça, rapidement, comme ça, essayer que les gens... Mais tout de suite, voilà une information, alors viens, ça, ça ne fonctionne pas. Ça va générer peut-être un effet sur place, mais à plus long terme, qu'est-ce que ça va faire L'effet qui est, qui est contraire. Et dès par la suite... Euh, donc là on revient à la question de la routine encore une fois. Quelqu'un pourrait nous dire alors comment distinguer entre les actions que je fais vraiment pour Allah Azzawajal Et les actions qui ne sont que routine, c'est quelque chose que je fais par habitude personnelle ou bien par attrait personnel. Alors il nous explique, s'il nous donne un paramètre, ici une petite équation à utiliser en quelque sorte, il dit "Alamatu hadha annahu idha 'arada 'alayha ta'ata dun dhalika wa minhu wa atamma maslahatan lam C'est que celui qui fait la bonne œuvre par simple habitude, par routine comme le jeûne par exemple, comme le on va le tester on ne va pas le tester nous-mêmes, c'est en théorie, mais chacun se teste pour voir ce que mon intention est bonne. Si mon âme, le nafs ici, c'est mon nafs, mon cœur, mon âme, ma personne, si je vais lui présenter de façon exceptionnelle une autre bonne œuvre, plus facile que, par exemple, Assyiam, que le jeûne, et plus, quoi Avantageuse. Ça veut dire plus de récompense auprès d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Plus. Quelle va être la réaction Si un nafs, elle dit « Non, non, non, non, non, non, moi je suis habitué à faire mon siyam, je fais mon siyam. » Ça c'est quoi Mauvais signe, que l'intention, elle n'est pas pour Allah Azza wa Je vous donne un exemple, on va donner un exemple pour revenir ici à la nourriture et au jeûne, siyam. La même chose, si moi je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup, je vais faire beaucoup de jeûne, de siyam. Je dis le jeûne c'est bon pour la santé et j'ai mon programme, il n'y a personne qui va me le changer moi. À chaque lundi, à chaque jeudi c'est mon programme. C'est Sunnah. je dis à tout le monde, c'est Sunna, moi je jeûne à chaque lundi et chaque jeudi. Mais en réalité il y a quelque chose au fond de moi qui dit quoi Je jeûne lundi et jeudi parce que encore une fois c'est bon pour ma santé et je me sens léger et parce que c'est facile et parce que, et parce que, et ainsi de suite. Et je sais qu'il n'y a personne qui me change ce programme. Là qu'est-ce qui arrive un jour il y a mes parents qui viennent me visiter de façon exceptionnelle par un lundi ou bien par un par un jeudi. Mes parents viennent de loin, par exemple, alors moi qu'est-ce que je vais faire Je vais leur préparer beaucoup de nourriture ou bien je vais commander de la nourriture et ainsi de suite. Eux, ils arrivent tôt et ils ont quoi Ils ont faim. C'est quoi la sunnah selon vous être avec, être avec ses parents. Et ta mère, elle te dit, viens manger avec nous, viens t'asseoir avec nous. C'est quoi la sunnah ici Qu'est-ce qu'Allah Azza wa aime que tu fasses Tu as commencé ton jeûne au début de la journée, ta mère, tes parents arrivent, s'installent, c'est quoi la sunnah Tu leur dis « Attendez jusqu'à Marlèbe, on va manger ensemble, patientez un peu avec moi » Non. Tu leur dis « T'as d'alou, la table est à vous, la cuisine est à vous, vous avez plein de nourriture, on va se voir plus tard, Ça fonctionne. On brise le jeûne, ok Tu brises le jeûne, parce que ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire, ce n'est pas Ramadan ici. ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire, c'est surérogatoire. Tu vas rompre ton jeûne. Tu le fais parce que Lazodel, il aime cela. Alors là, si mon jeûne, je le faisais par routine, par simple routine, qu'est-ce qui arrive Ah, oh, sur mon tableau d'objectifs que je, que je suis depuis 40 semaines, il va y avoir ici une journée que j'ai ratée, je ne veux pas faire ça, je veux faire moi, je veux jeûner ainsi de suite. Mon jeûne, ce n'est pas pour Allah Lazodel. Vous comprenez Si je me dis moi... Ça c'est cool, c'est bien, mes parents sont là, je vais avoir de Hadr ici, de Birrul Walidayn, et Allah Azza wa Jai va m'aimer plus, ok Forget ici, on va oublier le jeune ici, Allah Azza wa Jain, il aime quelque chose plus important que le jeune ici, qui est quoi Birrul Walidayn, faire plaisir à tes parents, même si ta mère elle te dit « mange » et tu dis « je n'ai plus faim », elle te dit « mange encore plus, fais-moi plaisir », alors tu manges, vous comprenez C'est contraire ici à Al-Hawa, à nos passions dans ce cas. Vous comprenez, mais Allah Azza wa Jalla, il aime cela, Subhanahu wa Taala, parce que tu as fait plaisir à à ta mère dans une telle situation, même en rompant mon propre ma propre habitude. Vous comprenez ici Alors c'est comme ça. Et même Ibnul Al Qayyim al-Haimanda, il nous dit c'est ça le paramètre qui vraiment va nous aider à détecter à ce que l'intention est pour Allah Azza wa Jalla ou bien par simple routine. Oui. C'est pareil, ok, on ne veut pas aller dans les détails de le faire. ok, j'ai donné juste un, un exemple un peu extrême pour que ce soit clair pour tout le monde. ne c'est pareil, toujours, « birru faire plaisir à ses parents, obéir à ses parents, c'est beaucoup plus important, clairement, que quoi Que les œuvres surérogatoires dans l'islam, pas les œuvres obligatoires. Okay, les œuvres obligatoires, c'est le « haq, droit d'Allah, on ne va pas enlever une obligation de l'islam pour faire, pour faire plaisir à ses parents. Mais même si vos parents sont locaux, ainsi de suite, ta mère, elle te dit « mange avec moi aujourd'hui, je ne veux pas que tu jeûnes, tu n'as pas le droit de jeûner ». Je le répète, si ta mère, si ton père, il te dit « tu ne jeûnes pas aujourd'hui, aujourd'hui exceptionnellement », C'est pas « je veux pas que tu jeûnes jamais, J'aime pas le jeûne », ce n'est pas ça, je sais qu'il y a des parents, ça c'est autre chose, on n'entre pas ici dans la question de ceux qui n'aiment pas de dîner, ainsi de suite. On parle, ton père ou ta mère, il te dit « non, aujourd'hui je ne veux pas que tu jeûnes » je sais que tu vas être faible, tu ne pourras pas m'aider ou bien je veux que tu t'assoies avec moi que tu prennes ton thé avec moi ainsi de suite tu vas briser, tu vas rompre ton jeûne les wajis de laïe subhanahu wa ta'ala et ton azri est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça le test ici de l'intention vous comprenez, c'est pour ça que Allah nous éprouve avec ce genre de situation dans la vie pour vraiment ici distinguer est-ce que ma servitude elle est pour Allah ou bien elle est pour ce que j'aime parce que si c'est pour ce que j'aime c'est pas bon pourquoi c'est pas bon qui, qui pourrait nous dire c'est quoi le problème ici on, fait pas pour soi, pour Allah. on le fait pas pour on le fait normalement on le fait pour Allah en termes de conséquences plus générales plus communautaires qu'est-ce qui arrive quelque chose de grave oui l'égoïsme excellent donc ça c'est très très bien La question d'égoïsme, surtout sur les questions encore une fois de droit d'autrui ainsi de suite. Et il y a un autre impact communautaire qui est arrivé aux gens du livre avant nous, les gens des autres prophètes avant nous. Oui, c'est surchargé, on va parler de ça tout à l'heure, mais il y a un autre point. « Fataqatta'ou amrahum baynahum zubura kullu hizbin bima ladeyhim » Farihoun, chacun va avoir sa propre édition de l'islam. C'est quoi sa propre édition de l'islam C'est ce qui fait mon affaire. Ce que j'ai le goût de le faire, ça, ça c'est l'islam. Okay? C'est pour ça que de nos jours vous entendez parler de plusieurs islam. Chacun dit ça c'est l'islam, ça c'est l'islam. Comme si Allah Azza wa leur a donné le droit de choisir c'est quoi l'islam L'islam c'est pas, pas un buffet, je viens, je vais concevoir ma propre assiette et je vais aller pour manger. L'islam c'est Allah Azza wa il a révélé la religion comme elle a... Comme elle est. Bien sûr, après ça, Allah a laissé beaucoup de flexibilité dans la religion en tant que telle. Il y a un profil pour des gens qui sont riches et qui veulent faire beaucoup de sadaqa. Il y a un profil pour des gens qui sont pauvres ou bien qui ont beaucoup de temps libre, qui veulent faire beaucoup de salat surérogatoire Il y a un profil pour les gens en santé qui sont capables de faire beaucoup de jeûne, ainsi de suite. Mais tous les musulmans, tous les croyants doivent avoir quoi un certain Comme on dit ici, dans les universités, un tronc commun okay, de pratiques qui est communes entre tout le monde. Entre tout le monde. Tous, c'est la même chose. Tous, on aime faire beaucoup d'ossayam et tous, on aime faire beaucoup de dikr d'Allah Azzawajal. Tous, on aime aider les pauvres et tous. Après ça, bien sûr, chacun va avoir une spécialité selon son domaine dans la vie et selon, en quelque sorte, euh, ces euh, circonstances dans la vie. « Fa'aboudillaha » il te dit. Fa'budillah 'ala muqtada amrihi la 'ala ma tarahu ra'yika. Il te dit alors adore Allah Azza wa Jalla, sois serviteur d'Allah selon quoi Ses ordres pas selon tes propres ordres interroge. Pas selon tes propres passions. C'est ça la servitude, c'est ça al-'ubudiyya. C'est pas j'ai le goût de faire telle chose, je vais la faire comme ça. Non, c'est ce que Allah Azza wa Jalla veut de nous Subhanahu wa ta'ala walau i'tada diddahu lakana la yakunu ba'ithuhu hawa la question de l'hawa ici je vais donner un autre exemple peut-être pas présent dans notre société ici mais je vais donner l'exemple encore une fois parce que ça crée encore une fois beaucoup de mal ailleurs dans le monde, dans d'autres sociétés musulmanes la question du tribalism vous savez que beaucoup de musulmans dans des pays orientaux et ainsi de suite et eh bien ils sont issus de, de tribus dans beaucoup de pays la tribu elle a encore de, de l'influence dans les tribus il y a des araf il y a des coutumes vous allez trouver beaucoup de personnes qui adhèrent beaucoup à certaines pratiques de l'islam pourquoi parce qu'elles s'accordent avec les coutumes de de sa tribu ou de son peuple Il n'y a pas de problème avec ça, mais là le problème c'est lorsque ça devient extrême et lorsqu'il s'attache à cela en tant que coutume en pensant qu'il s'y attache en tant que religion. Et le jour où la religion il dit non, non, il faut s'arrêter, tu vas un peu trop loin, il va dire non, non, non, c'est comme ça que je le fais. Vous comprenez Alors, la question du tribalisme ici, des coutumes, de la société, ainsi de suite, et ce n'est pas seulement ailleurs. Okay Même ici, on pourrait avoir, encore une fois, on n'a pas de tribu en tant que tel, mais il y a des coutumes, il y a des valeurs de société qui, a priori, pourraient être euh, alignées avec l'islam en général, mais en termes de dose, parfois, ça peut être moindre ou plus. Et Il y a des gens qui pensent « Ah, je suis en train de suivre l'islam », alors qu'en réalité, tu es en train de suivre d'autres valeurs sociétales ou, ou autre chose. Oui Je vais donner un exemple, je sais que l'exemple est un peu controversé, pas, le problème ce n'est pas la controverse, le problème c'est que je crains juste que ça amène beaucoup de questions et on va sortir du sujet. Mais je ne vais pas prendre les questions, peut-être à la fin. Regarde. La question ici de l'interaction entre l'homme et la femme au sein de la société. Regardez, deux pôles qui sont extrêmes. Okay dans des sociétés conservatrices, surtout dans certains, encore une fois, certains systèmes tribaux et ainsi de suite, l'interaction entre l'homme et la femme, elle est quoi Quasiment nulle. On ne parle pas ici dans le cadre de la famille. On parle de deux personnes qui sont étrangères. Ça veut dire deux personnes qui ne sont pas reliées. Vous comprenez Dans le cadre tribal ici, l'interaction est très limitée. Ce qui, en gros va dans le sens ici de l'islam qu'il n'y a pas de hirtilat, on le sait très bien que dans l'islam, ok, entre un homme et une femme qui sont adjanabi il y a des restrictions, encore une fois c'est pas le cours de parler de ça, la question de l'halou à être, être tout seul la, la question d'interagir sans avoir de besoin de hadja en tant que tel, ainsi de suite. Mais là qu'est-ce qui arrive C'est que si on a, dans certaines sociétés ce conservatisme là va être tellement extrême que Ça va dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui ont déjà assisté au cours, le séminaire qu'on a fait une dizaine de fois avant ça, le mariage simplifié, ok, beaucoup de questions sortent de ça. Et que, on va voir que parmi les personnes qui sont dans l'auditoire, il y a des gens qui viennent d'une culture très conservatrice et d'autres qui viennent de cultures qui sont très plutôt libéral, ok Et là, les les questions ou bien ce qui choque les gens en tant qu'information lorsqu'on présente, c'est quoi ce que l'islam il dit, c'est quoi la sunna Certaines personnes sont choquées par ça, d'autres personnes sont choquées par le, par le contraire, parce qu'il n'est pas capable d'avaler. Donc parfois, je vais donner un exemple. Euh, parfois, le simple fait, le simple fait que une femme ou une fille, elle va exprimer à son père son intérêt à se marier, ça va être extrêmement mal pris. Pourquoi Parce que c'est contraire à, à la coutume. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on fait dans la tribu. Et là, ça va être mêlé avec le concept ici de l'Haya dans l'Islam et ainsi de suite, ce qui est complètement faux. Vous voyez ici, donc, le départ, c'est le bon départ, la question de l'Haya et ainsi de suite. Mais là, ça dépasse une certaine limite où ça devient contraire à l'Islam. Et le contraire que nous avons... C'est quoi On va donner l'exemple le, le plus proche de nous, dans le même domaine, c'est que dans notre société ici, qu'est-ce qui arrive Est-ce qu'il y a des restrictions ici Interaction hommes et femmes Quasiment nulle en termes de restrictions, vous comprenez Mais là on a l'envers de la médaille. Là il y a des gens qui voient, qui voient une certaine ouverture qui serait justifiée dans l'islam. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de parler de ça, ce n'est pas le temps de parler de ça. Mais il y a des gens qui vont quoi Ils vont nous amener des arguments de l'islam pour faire la promotion d'interactions libérales complètement ouvertes. Ils vont dire, mais il y a, tu sais, dans le temps, vous avez déjà, déjà entendu parler de ça. Est-ce que vous savez que dans le temps du prophète, dans la mosquée du prophète, il n'y avait pas Mossallah pour les hommes, Mossallah pour les femmes, c'était même, le même masjid pour les hommes et, Et les femmes, ok, il y avait pas, il y avait une seule salle de prière pour les hommes et pour les femmes. Et de là, qu'est-ce qu'on fait On fait le saut pour aller justifier d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, encore une fois, je ne peux pas aller dans les détails ici des situations en tant que telles, parce que ça va ouvrir toute la question ici de quoi Uh, Intergender interaction interaction, l'interaction entre les hommes et les femmes, et les... Mais là on va commencer avec un séminaire okay, sur, à, à propos de cela, ce, ce qui n'est pas bien sûr notre sujet pour aujourd'hui, mais je voulais juste clarifier comment est-ce que parfois les valeurs tribales ou sociétales pourraient a priori, jusqu'à un certain degré, être alignées avec l'islam, être conformes avec l'islam, mais dès que ça dépasse un certain seuil, certaines doses, Certains contextes, ça serait ici une erreur de penser que ah c'est ce que l'islam dit. Vous comprenez? Tout comme dans le temps, vous savez dans le temps ça fait euh, quoi? Quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Il y avait beaucoup de penseurs là. C'était c'était euh, une chose très répandue. Il y avait déjà il y a même des gens qui ont écrit des livres sur ça. Des musulmans, des penseurs, des écrivains, même parfois des savants, même parfois des chers, ainsi de suite, qui disaient que l'islam, le système économique en islam, c'est quoi C'est le communisme, c'est le socialisme. Même chose. Parce que c'était quoi C'était la tendance du temps. Et les gens voyaient qu'il y avait certaines similarités et ils sautaient à la conclusion plus généralisée. Tout comme de nos jours, il y a des gens qui disent que l'islam système économique, en islam il est très proche du capitalisme. Vous voyez Donc ça c'est deux erreurs, c'est deux extrêmes. Islam, il est islam. il n'est pas le communisme et il n'est pas le capitalisme. Entre le capitalisme et le communisme, il y a des points communs. Entre le capitalisme et l'islam, il y a des points communs. Entre tels, il y a toujours des points communs dans dans les différents systèmes et ainsi de suite mais l'islam c'est la religion d'Allah c'est l'haq qui vient d'Allah ce n'est pas pour dire qu'encore une fois des valeurs sociétales c'est toujours rejeté des valeurs tribales c'est toujours rejeté ou bien que des valeurs personnelles c'est toujours rejeté non ce qui va avec l'islam Eh bien, il est là pour servir, quoi L'ordre d'Allah Azza wa Jalla Qui est la al-ibad Si Allah subhanahu wa ta'ala Il veut que tu fasses le jeûne Et que pour toi, le jeûne c'est très facile Tant mieux pour toi, alhamdulillah Mais ça ne doit pas être la motivation Que ça fait partie de ma pratique antérieure Je jeûne toujours pour la santé Je vais continuer à jeûner pour la santé Si c'est un jeûne ici Un jeûne médical pour la santé Ça doit être clair Il ne faut pas dire Je jeûne ici pour la sunna du prophète Alayhi salat Tu Assalam. Est-ce que c'est temps de prendre une pause ou on prend une pause maintenant Oui, on va prendre une pause, Inch'Allah, et on va revenir dans une dizaine de minutes. Oui, donc on va continuer avec, encore une fois, Atasfia ou bien Attavi, la purification de notre servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala de notre al-ubudiyyah numero 3 il nous dit ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ta'ala وقوف همته عند الخدمه Une autre imperfection de laquelle on devrait se purifier. Encore une fois, c'est pas, on n'est pas dans le domaine des interdits, ok C'est on n'est pas dans le domaine du haram. C'est pas si tu fais ça, juste arrête de faire les bonnes œuvres. Non, on essaye de monter vers un niveau qui est meilleur, qui est supérieur, de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa taala. Il nous dit que l'une des failles de et de la servitude, c'est de se concentrer sur, seulement sur quoi L'accomplissement de la tâche. Ça veut dire. Moi, ma tâche, c'est quoi C'est la salade. Ça serait quoi la salade pour moi en tant que tâche C'est d'arriver à l'heure, faire mon bout, être présent, faire ça de façon mécanique, et après ça sortir, j'ai dit quoi Je coche. J'ai fait salade au masjid. Vous comprenez Ça, c'est l'accomplissement de la tâche. J'ai fait mon obligation. Par contre... C'est une faille ici. C'est une forme d'imperfection. Pourquoi Il nous dit par la suite. Donc ici la question de la servitude, la vraie servitude, le vrai serviteur sincère dans l'Arz il se concentre sur oui. Il faut se concentrer sur bien avoir le souci de bien ces bonnes œuvres, on n'est pas en train de dire que ça c'est pas important mais le problème c'est il faut pas quoi S'arrêter là, il faut aller plus loin et plus élevé que ça que moi j'essaye de satisfaire à Allah Azza wa Jall que Allah Subhanahu wa Ta'ala soit satisfait de moi que Allah Subhanahu wa Ta'ala il même que je me rapproche de lui encore plus je suis toujours soucieux de cela et de ce fait je vais toujours questionner mes œuvres est-ce que j'ai fait assez de bonnes œuvres est-ce que mon œuvre est assez bonne pour Allah Subhanahu wa Ta'ala est-ce que mon intention est assez bonne toujours travailler à la parfaire parce que si on ne travaille pas à parfaire notre iman qu'est-ce qui arrive si je ne travaille pas sur mon Iman, afin de le parfaire, qu'est-ce qui arrive Si je me contente de ce que des acquis actuels, Et il va régresser, il va descendre, ok Ça c'est la nature de la vie, il n'y a rien qui stagne, il n'y a rien que je dis, ok ça va bien, Alhamdulillah, c'est bien, donc Inch'Allah je vais continuer comme ça jusqu'à jusqu ma mort. Non, ce n'est pas vrai. C'est que si je ne travaille pas à monter vers le haut, à parfaire toujours, en continue, qu'est-ce qui arrive Ça va revenir en arrière, ça va commencer à régresser et à revenir en arrière. Et mon Iman, il va diminuer ibad, riya dabbilah subhanahu wa ta'ala ibalhimatuha a'lamin dalik. Donc ici, c'est une question encore une fois de haute aspiration, comme il dit imam ibn al-Qayyim. Qayim rahimahullah ta'ala walqanatuhu ta'humdu min sahibha illa fi hada almudh nous dit que le contentement, c'est quelque chose de positif. C'est bien le contentement. Le qana ce que j'ai, alhamdoulilah. Ça, c'est bien en général en tant que, que mindset dans la vie pour être reconnaissant. Il nous dit sauf pour ça. Dans les bonnes œuvres, il ne faut quoi jamais se, se contenter. Que j'ai fait assez. Pour mon iman, j'ai fait assez pour ma, pour ma akhirah. Toujours essayer de trouver d'autres pistes de bonnes œuvres et encore une fois pour accroître notre notre iman et pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa taala. Par la suite, donc on a parlé ici de la première partie qui est de purifier la servitude. On va parler maintenant de la deuxième partie qui est de de purifier quoi? Al qasd la l'intention. niya ici. Donc, on a l'action en tant que tel, mais il y a aussi quoi L'intention et notre volonté, notre motivation. Alors, trois choses ici, encore une fois, trois, trois failles, trois, entre guillemets, au sens bien sûr figuré, trois déchets qu'on essaye d'enlever ici, de notre intention, de notre motivation, dans notre ibadah pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Numéro un, La faille de l'ikra, c'est quoi l'ikra C'est la contrainte, c'est... « J'ai pas le goût de le faire, mais je dois le faire. » C'est lorsqu'on fait notre salat et que lorsqu'on dit « As-salamu alaykum wa rahmatullah »« As-salamu alaykum wa rahmatullah <rire> » Enfin, vous comprenez Ça c'est « al-ikrah ». Ça, ça veut dire « J'ai vraiment pas le goût de le faire, mais parce que c'est obligatoire, je vais devoir le faire. » Vous comprenez J'ai fait ma salat, Allah Zorojian, il est chakour, il est reconnaissant, il va me donner ma récompense. Je ne dis pas ta salet, c'est pas bon, fais pas la salet. Non. Je dis tout simplement qu'on doit quoi œuvrer à dépasser ce niveau, atteindre un niveau qui est plus supérieur, qui est quoi, comme il va nous expliquer ici. ان لا يسوق نفسه ne pas s'efforcer à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala bal takunu dawa'i qalbi wa jawadibuhu musaqatan Allah taw'an wa mahabbatan wa itharan c'est lorsque lorsque le cœur de façon quoi inné Il est poussé. Il veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut se rapprocher d'Allah azza Pourquoi Parce qu'il aime cela. Il a du plaisir à le faire. C'est ça vraiment le niveau de l'ihsan. C'est ça où le croyant, il va goûter à quoi À la bonté de, de la foi. Halawat, al-iman. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi sallatou salam وَجُعِلَتْ قُرَّتْ la salat Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon plaisir, le plaisir de mon œil. qurratul qu c'est dans quoi? Allah Azzawajal lui a mis dans, son plaisir dans la salat. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il demandait à Bilal de faire la iqama pour qu'on commence la salat, son mouad il disait quoi? Arihna biha yadi, ya Bilal. Ça veut dire qu'on veut, on veut se reposer dans la salade. Allez, lance la salade. C'est le temps de faire la salade afin qu'on se repose. Le repos spirituel ici. Lorsque la personne elle, atteint un tel seuil, qu'est-ce qu'elle va faire C'est quoi la conséquence Celui qui fait quelque chose par amour. de personnes. Quelqu'un qui va à chaque matin, qui se réveille à chaque matin, qui va au travail. Parce qu'il est contraint de le faire. Il doit payer ses factures. Pas vraiment le goût, mais il est en train de le faire. Ça, c'est personne numéro une. Personne numéro deux, celui qui à chaque fois lorsqu'il se réveille le matin, il va au travail tellement excité, il aime ce qu'il fait. Est-ce que la productivité des deux va être la même Le résultat va être le même. La sincérité, l'intégrité, ça va pas être le même. Vous comprenez Alors le travail, si c'est pas la fin du monde, peut toujours changer de travail. Mais l'ubudiyah, c'est une seule. C'est la raison pour laquelle Allah Azawajalla nous a créé encore une fois. C'est notre imane, la chose la plus importante. Quelqu'un dirait moi, je n'ai pas ça. Eh bien, tous, on n'a pas ça dans tel ou tel autre aspect de dîn, de la religion. Mais qu'est-ce qu'on doit faire encore une fois On doit quoi s'efforcer, endurer et travailler ne pas se contenter de ce qu'on a je le fais, toujours les questions beaucoup de questions sur la salade, je vous le garantis à chaque semaine, personnellement je reçois beaucoup de questions sur la salade, après la khutba de Jumu'a, après des halaqah mais la partie majeure des questions de la salade c'est quoi c'est sur des difficultés qu'on rencontre dans la salade, surtout la fameuse question de faire la salade au travail okay faire la au travail au travail donc là on se concentre sur quoi on se concentre sur les Les difficultés, c'est comme si on se contente du simple fait, je veux juste pouvoir faire la salate et, et m'en débarrasser. Alors que si on pensait plus loin que cela, si notre aspiration, elle dépassait cela, comment rendre ma salate en tant qu'expérience C'est le moment lors duquel, lors duquel je communique avec Allah Azza wa Pour avoir le khushour, entre autres, les ulama, ils citent cela, pour avoir le khushour, pour avoir la présence, la concentration dans la salate. Parmi les, les, les premiers, euh, par, parmi les premiers, parmi les premières mesures, les premiers moyens qui aident à faire ça, c'est quoi C'est de, de dédier le temps nécessaire. J'ai un frère qui est venu aujourd'hui me voir après du mois. Ce frère-là, sans exagérer, il vient une fois à chaque deux mois. Ça fait des années, ok Chaque deux ou trois mois, il vient et lorsqu'il vient, il me dit :« Je dois te parler de quelque chose de très important. » Et je sais qu'est-ce qu'il va me parler. Il me dit toujours. Il, il dit toujours ça, il dit toujours le commentaire, c'est quoi J'aime ta bas le sujet, mais il y a quelque chose de plus important. Vas-y. Et je sais c'est quoi cette chose de plus important. Dis-leur, dis-leur, pourquoi est-ce que lorsqu'ils finissent la salat, ils disent tout « Salam alaikum, Salam alaikum » et ils prennent la fuite. Dis-leur de rester, de dire « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah 33 fois, « Allahu Akbar ». Ils doivent comprendre l'importance, la récompense dans son lait, ainsi de suite. Le frère, bien sûr, je lui explique que parfois il y a des gens qui travaillent, c'est des circonstances exceptionnelles, et ainsi de suite. Mais l'idée en tant que telle, elle est vrai, ça peut être une exception dans ma vie parfois ça m'arrive aujourd'hui ça m'arrive une salette sur que j'ai des urgences, j'ai des choses importantes à faire je dis salam alaikum salam alaikum je dois partir mais que c'est la chose normale dans la salette, j'arrive toujours en retard je fais ma salette comme ça et après ça dès qu'il dit salam alaikum je prends la fuite ça n'aide pas à avoir le khouchou ça vous comprenez alors que si je rentre dans ma salette avec un état psychologique à l'avance qui dit que maintenant je suis réservé je suis occupé par quelque chose de très important qui est la salat occupé pendant combien de temps Allah ou Allah mais c'est pas important de le savoir maintenant vous comprenez c'est différent de ah, j'ai 5 minutes pour faire ma salat rapide deux choses complètement différentes c'est pour ça ici encore une fois essayez visez plus haut pour que incha'Allah on monte dans notre pratique de notre religion et notre relation avec Allah Subhanahu Wa Taala. en passant parenthèse ici, parenthèse pour moi et pour vous, pour chacun d'entre nous. Il y a des choses, bien sûr, qu'on n'a pas le choix que de faire, les obligations de l'islam. On n'a pas le choix que de le faire. Que j'ai le goût de le faire maintenant ou je n'ai pas le goût de le faire. C'est très normal, c'est très très normal que quelqu'un qui n'a jamais fait le sième de ramadan, le jeûne de ramadan, c'est sa première fois, si ramadan c'est l'été, ça va être son premier ramadan, C'est fort probable que la personne va trouver ça, quoi Hein Difficile au début, ok Premier, Les premiers jours, faire la... Il n'est pas habitué ou elle n'est pas habituée, ça va être la première. C'est normal, avec le temps, Inch'Allah, ça va se... Mais ça, c'est des obligations. Alors, c'est normal que pour plusieurs obligations de l'islam, parfois, je n'ai pas le goût de le faire, mais je le fais parce que c'est une obligation. Avec le temps, Inch'Allah, l'expérience va se développer. Par contre... Il y a des choses qui ne sont pas des obligations. Et dans ce genre de choses-là, parfois, euh, si tu n'as pas le goût de le faire, ne le fais pas. Je donne un exemple typique ici, les personnes qui sont responsables des masjid, Ok Beaucoup de personnes responsables des masajid, Il est responsable du masjid, mais tu peux voir dans ses paroles à lui, il n'y a pas vraiment le goût de faire ça. Tu n'as pas le goût de faire ça, tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Vous comprenez Pourquoi Parce que c'est une responsabilité, c'est une « Amen ». Et que si toi, tu n'as pas vraiment le goût de faire ça, si tu le fais parce que tu es contre, il n'y a personne pour le faire selon ce que tu penses, ou bien tu penses être le seul qui peut faire ça, ton masjid, ça sera quoi Comme c'est le cas dans certains masjid. Je ne pas encore une fois, je ne suis pas en train de faire du... Euh... Masjid euh, bashing ici. Ok, je ne suis pas parmi ceux qui euh, qui critiquent les mosquées de, de façon ouverte et je ne suis pas aussi parmi ceux qui vous disent que tout est tout est net, tout est clair dans le Masjid. C'est juste les gens qui sont dehors, qui sont pas bons. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Il y a des gens qui font Mashallah, travaillent merveilleux dans les mosquées qui préservent une grande partie de la religion, de l'île, du l'islamite. Tout comme il y a des gens que pour eux, moi je suis responsable de Masjid. C'est quoi? C'est euh, l'ouvre pour moi et ma gang, on vient pour faire salat, on ferme. Les gens qui font pas salat, les gens qui cherchent un lieu pour faire salat, ça on a déjà mentionné à certains frères. Pourquoi vous fermez le masjid Il y a des gens qui ferment leur masjid, entre Duh et Asr. Pourquoi tu fermes le masjid C'est quoi le but de fermer un masjid Il y a des gens qui travaillent, qui sont de passage, des étudiants, ainsi de suite. Il y a des chauffeurs de taxi, par exemple, ils veulent faire la salat. Il a raté la djama'a, il veut faire... et là La porte est fermée. L'autre porte est fermée. C'est quoi le but d'avoir un masjid alors Si la porte, elle est fermée. Pourquoi le messjid il est fermé Pourquoi Ah, parce que peut-être il va avoir un voleur. Peut-être, c'est pour des raisons de sécurité. Les fameuses... Ok, si on a des raisons de sécurité, si ça mène à cesser la salette, on a un problème ici. Souvent, le problème, c'est quoi Je le fais par contrainte, je ne le fais pas par amour. Celui qui le fait par amour, qu'est-ce qu'il fait Celui qui le fait par amour. Hmm Si c'était son commerce, si c'est mon commerce à moi, c'est mon commerce, je me fais de l'argent avec, qu'est-ce que je fais Un commerçant, qu'est-ce qu'il fait Clientèle, il aimerait ça dehors, les gens qui sont dehors, venez, rentrer chez moi, okay? parce que je me fais de, de l'argent. Celui qui gère un masjid, par amour il le fait subhanahu wa ta'ala va avoir il veut avoir le hadr il aimerait ça amener des gens de la rue pour qu'ils viennent faire le salat ya akhi j'aimerais j'aimerais te dire que la salat c'est à telle heure communiquer ici faciliter la salat bien sûr tout cela selon la sunna du prophète sallallahu sans rien inventer des choses qui ne qui ne font pas partie de la religion mais c'est juste pour vous donner c'est un exemple que dans les questions de responsabilité Dans lesquels il y a une amanah, il peut avoir un intérêt commun, c'est pas juste ma chose à moi, si j'ai pas le goût de le faire, et bien je le fais pas, c'est tout. Je laisse ça à quelqu'un d'autre qui serait quoi, plus motivé que moi, qui a plus d'intérêt, qui va faire ça, incha'Allah, de façon mieux soignée. Numéro 2, il nous dit ici, « min ay min wa La question de al-futur, c'est un autre problème ici, tout comme l'intention parfois son problème. C'est la contrainte, j'ai pas le goût. Alors ça, il faut travailler à enlever je j'ai pas le goût. Je le, je vais le faire parce que j'aime Allah Azawajalla. Il y a un deuxième point ici qui est al-futur. C'est quoi al-futur? Futur à un certain seuil, c'est une nature humaine, c'est naturel. C'est la faiblesse, la perte de motivation. Les personnes qui viennent, et qui assistent à la halakah, qui assistent à, sa, à cette série depuis, depuis assez longtemps, qui pourraient nous rappeler l'exemple qu'on a donné à deux ou trois reprises, que la foi, c'est quoi C'est quoi le sport ici qui s'apparente un peu à la foi, au iman La foi, c'est comme, en termes ici de, c'est en l'étal sur le temps. Notre iman. L'islam, la pratique, ça, ça, ça ressemble à quoi? Marathon. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, ok? Donc, marathon, c'est facile. Si vous avez déjà regardé des marathons, c'est très facile que quelqu'un, pour qu'on puisse le voir sur la caméra, tout le monde le voit, sa famille, et ainsi de suite, les premières secondes, il va être le premier. Il fait de son mieux. Après ça, il va quoi? Il va lâcher après quelques... Quelques kilomètres, il va ralentir après ça, il va lâcher, il va disparaître. Mais il y a des gens qui étaient en arrière et c'est eux qui vont finir les premiers. La foi, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une question ici d'endurance, continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, comme Allah Azza Il dit, « Fa'aboud wa'aboud rabbaka hatta y'a'tiaka al-yaqin. » Et de ce fait, l'une de ces failles, l'une des choses qui la menace, c'est ce fameux foutour. Foutour, c'est quoi Le manque la faiblesse de volonté Allah azza wa jall il ça, subhanahu wa ta'ala fa ma lima fi sabilillah qui pourrait nous citer quelques raisons quelle, quelle, quelles seraient les raisons entre autres qui mènent vers ce fauteu vers cette faiblesse avec le temps au début ça, ça motive okay? Donc, avant, de, avant de prendre vos réponses Imaginons, début de Ramadan, c'est juste le début de Ramadan, c'est la première semaine de Ramadan, lorsque soudainement le masjid se remplit. Tous les musulmans qu'on ne savait pas, ils étaient où, ils sortent de partout, ils viennent au masjid. Là, ils sont tous venus au masjid, là on va, il n'y a plus de place pour prier, même à l'extérieur. Et là il y a ton voisin ou ton meilleur ami ou autre chose, tu dis, allez viens au masjid, c'est Ramadan, là il vient. Et il y a de la bonne bouffe, il y a des gens qui sont souriants, ils ont mis le boukhour, ça ça sent très très bon. Tu peux même passer toute la nuit dans le masjid, OK Il y a des amis ainsi de suite. Et bien sûr, il y a salat, il y a il y a et là, il aime ça. Et qu'est-ce qui arrive là La motivation, elle monte. Je vais revenir demain et la semaine prochaine ainsi de suite. Mais là, qu'est-ce qui arrive une fois que Ramadan se termine Là, il trouve le, le creux. OK Donc, il y a un foutour ici. Alors selon vous, quel... qui pourrait nous citer certains exemples, de certaines choses qui attirent ce foutre, ce creux ici Oui L'intention n'est plus là. L'intention n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là Donc parfois c'est la question de la routine. Très bien. Donc si on perd encore une fois l'idée principale, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Soit la routine ou bien la contrainte. Je suis contraint de le faire. Je le fais par simple obligation. Qu'est-ce qu'il y a aussi Oui. Ok, les récompenses qui viennent avec Ramadan. Ok, une bonne idée. Donc, les récompenses qui viennent avec Ramadan. Quelqu'un dit, ça veut dire j'ai eu beaucoup de récompenses. Là, on revient au point a, avec lequel on a commencé. Ok, Ça c'est jahlun billah C'est de l'ignorance dans le C'est parce que ce pas juste des récompenses de temps à autre qui vont quoi, nous sauver, Yawma Al-Qiyama, encore une fois, al c'est une question de constance, de permanence. Euh, Musulman, ça veut dire abid, adorateur d'Allah Azza wa sur une base contractuelle, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez Engagé seulement pour Ramadan, fait, le, fait les bonnes œuvres pour Ramadan, après ça, le contrat est terminé. Ou bien à temps partiel, trois jours, semaine, ça ne fonctionne pas. Allah Azza wa Jalla dit: "En vérité, ma prière, mon culte, ma vie et ma le Toute notre vie allait pour Allah Azza wa Jalla. Le Seigneur de Ramadan, il est aussi le Seigneur de Shawwal et de Sha'ban, c'est le même, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est encore là et le islam, il est, encore, il est encore Donc ça oui, ça représente le mindset de certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui. Allez-y. Ah, ça c'est très bon. La motivation, lorsque les gens autour de nous font la même chose, qu'est ce qu'elle fait? Elle monte. De ce fait, c'est quoi les solutions pratiques que vous proposez pour que cette motivation là ne, ne tombe pas? La motivation, c'est une d'énergie qui finit, peut pas faire par motivation, qui n'est pas par conviction. Par conviction, ok, mais là si juste si juste on revient au détail, l'exemple que la sœur elle a mentionné, oui. S'entourer de bonnes personnes alors c'est ça entre autres que l'Imam Ibn Al-Qayyim رحمه الله تعالى il nous enson ici wala yashhab illa man yu'inuhu ala dhalik faman buliya bima la yu'inuhu falyadra'hu anhu mastata' alors sois un compagnon des bonnes personnes les gens qui tendent à te rapprocher d'Allah Azza wa Jall croyez-moi et ça c'est critique Si vous pouvez écrire ça, là, chez vous, c'est parmi les grandes leçons du cours aujourd'hui, ok Si tu veux, inshaAllah azza wa jal, yawm al-qiyama, venir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un bon dossier, ok Tu es assez rassuré, inshaAllah azza wa jal, eh bien, l'une des mesures principales, c'est l'entourage, l'entourage. L'entourage, tu as beau dire, moi je suis quelqu'un de fort, j'ai une forte personnalité, j'ai un fort humain, j'ai un fort, j'ai beaucoup de science, je suis intelligent, la réalité c'est quoi Mauvais entourage va t'emmener à la mauvaise fin, c'est clair, c'est ton entourage qui te définit, on a, euh, je ne sais pas si on a mis sur internet, j'ai même oublié le... J'ai oublié le nom, mais on a une vidéo, en fait, c'est une conférence qu'on a faite, ça fait deux ans ou autre chose ici dans le masjid, la question de l'entourage, cet ami qui te forge, ça s'appelle « cet ami qui te forge », ok Très important ici. De nos jours, bien sûr, l'entourage, ce n'est pas seulement l'entourage, ceux qui sont assis à droite et à gauche de toi, ou ceux auxquels tu parles au téléphone, de nos jours, l'entourage, c'est ceux que tu follows sur Internet, ok Dis-moi qui tu suis sur Internet, je vais te dire quelle est ta religion, quelles sont tes croyances C'est ça la logique de nos jours. C'est pour cela qu'il y a des algorithmes. C'est pour ça que ces datas-là, ces informations se vendent. Pourquoi Parce que ça dit beaucoup de choses sur toi. Ça dit beaucoup de choses sur qui on est. Donc la question de l'entourage ici, elle est critique. Je vous le garantis, beaucoup de personnes qui quittent le din, qui quittent l'islam, c'est à cause de l'entourage. Ça, c'est par expérience. En plus, bien sûr, du Qur'an et du Sunnah, c'est l'expérience qui le prouve il y a des gens qui quittent l'islam tout comme il y a des gens qui rentrent dans l'islam il y a des gens qui quittent l'islam et il n'y a rien de choquant dans ça okay? parce qu'il y a des gens, encore une fois, ils veulent du marketing ils veulent couvrir, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent nous dire il y a seulement du monde qui rentre dans l'islam non, ça c'est rien de choquant c'est sunnatul hayat il y a des gens qui rentrent dans la guidée d'Allah azzawajal et il y a des gens que quoi Ils vont suivre Satan. Ça, c'est depuis le temps de Adam (alayhi salam). C'est rien de nouveau. C'est pas une question ici. Dans l'Islam, on n'est pas soucieux de la quantité. De chercher juste à mettre tout le monde à l'intérieur, ok La réalité, c'est la réalité. Mais parmi les personnes qui quittent l'Islam ou qui quittent le chemin de la droiture, je vous le dis de nos jours, 90 ou plus encore. C'est mo la moindre des choses. C'est pas une chose personne. Non. C'est quoi l'influence soit de l'entourage direct ou bien l'influence de l'entourage virtuel de nos jours sur internet parce que ces personnes-là influencent ta pensée, influencent tes préférences. Après ça, qu'est-ce que tu perçois Qu'est-ce que tu perçois Je suppose que tout le monde, presque tout le monde ici a une forme de réseaux sociaux, Facebook ou autre chose. Ok, presque tout le monde a une, un réseau social ou, ou un autre. Est-ce que les fameux, ce qu'on appelle le timeline, les, les informations qui sortent sur ton timeline, est-ce que ceux de chacun c'est la même chose Non. Ça peut passer quoi De la même chose vers complètement le, le contraire. C'est des univers complètement différents. Cet univers qui est en fameux timeline, qu'est-ce qu'il te donne ici une, imp une impression sur le monde qui est Qui est à l'extérieur Donc, si moi, mon timeline, encore une fois, c'est des gens qui me montrent seulement quoi Ce qui brille de la dounia, ce qu'ils viennent d'acheter, le cash qu'ils viennent de se faire, le diplôme qu'ils viennent d'avoir, la certification que tel il est passé à la télé, tel il a fait je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça, ça me fait Ça me dit que moi je suis bien loin de ça, c'est vraiment grave là, je suis anamahroum, je suis quoi Un pauvre. Je, il faudrait se rattraper le plus tôt possible, parce que moi aussi il faudrait que j'ai ma voiture de luxe comme l'autre, ou ma, ma, ma maison avec, avec une piscine et, et sauna comme, comme, comme l'autre, et il faudrait que je parte à Cuba comme l'autre, et il faudrait que... Il faudrait que... Alors qu'est-ce qui arrive ici Tout ce qui est discours de l'Haqs qu'on est en train de présenter ici, l'akhirat, la salat le jeûne, la vie après la mort ok, les obligations qu'est-ce que ça va faire ici, ça va me gêner ça devient muhrif, ça c'est gênant ok, trouvant une façon de sortir de cela, la première étape c'est trouvant un cheikh qui va me dire que c'est halal et l'autre que c'est halal, et halal, et halal, et halal mais avec le temps, ok, c'est un peu coûteux, ça. demander à chaque fois un cheikh bon, vu qu'il me disent anyway que c'est halal c'est moi qui vais décider que c'est halal toujours, et en fin de compte il n'y a, a plus de différence entre l'islam et entre autres choses, parce que tout est halal dans l'islam, ok, alors on n'a plus besoin de l'islam, parce que l'islam n'a plus de, de signification mais là, remarquez le contraire un timeline, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, c'est obligatoire d'avoir un timeline ok, je donne ce, seulement ça, parce que c'est l'exemple qui est pertinent, tout le monde de nos jours la plupart des gens sont sur leur téléphone, et ainsi de suite un autre timeline maintenant lui, un, je viens de finir le hamdou la dans le coran Lui ah je viens d'aider des orphelins. Je viens de passer du temps avec mes parents. Alhamdulillah, je suis content que ma mère elle est contente avec moi. Alhamdulillah, je viens d'aider un frère à faire son déménagement. Là, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais avoir moi comme idée Que je suis vraiment loin de de quoi De la réalité. Il faudrait moi aussi le plus tôt possible que je commence à faire des bonnes œuvres moi aussi. Est-ce que moi j'ai passé du temps avec mes parents, est-ce que je vais Vous Comprenez Donc Assahibou, Sahibou, mon entourage c'est ça qui va me, qui va me tirer. Ça c'est une décision que chacun parmi nous, c'est ta responsabilité. Ça personne qui peut aider. Croyez-moi, croyez-moi. Et ça encore une fois, je vous le dis, après plusieurs années de halakat, de des gens et des centaines de personnes qui posent des questions et des, et des cas et ainsi de suite, je vous le dis, c'est parmi les questions critiques de nos jours, la question de l'entourage que je, je ne peux rien faire. Si tu as un mauvais entourage, il ne faut vraiment pas espérer aller loin d'entendre Il faut juste être clair et dire la vérité. Vous comprenez Ça s'applique à moi comme ça s'applique à vous et comme ça, ça s'applique à tout le monde. On est tous des êtres humains. C'est pour ça, encore une fois, l'importance de bien, de bien s'entourer. Oui, Achim. Excellente question. Annoncer les bonnes œuvres, est-ce que ça enlève les hasanettes Pas nécessairement. Sauf si c'est fait par la mauvaise intention. La mauvaise intention, c'est quoi C'est de s'auto-promouvoir, de l'ostentation. Annoncer les bonnes œuvres, soit parfois pour encourager les autres à faire de même, Ou parfois parce que c'est quoi C'est une sorte de responsabilité pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc c'est, comme on dit, c'est un peu parfois, parfois c'est un peu sensible. Si je ne suis pas certain, je ne devrais pas le faire. Mais si je suis certain, inch'Allah, que mon intention, elle est bonne, je ne veux que du bien, on peut annoncer les bonnes œuvres. Surtout, comme on a dit parfois, euh, moi, moi ce que je décourage de faire, ok, dans un contexte, encore une fois, des réseaux sociaux et ainsi de suite, Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais on a des outils de nos jours qui te permettent de filtrer, tu communiques avec qui. Donc, le message qui est pour tes proches, pour tes amis les plus proches, pour ta famille, ainsi de suite, tu peux être plus permissif, ok Montrer un peu plus tes bonnes œuvres, pourquoi Parce que oui, tu veux bien influencer ton frère ou ton cousin ou ton oncle, ok Ou tu veux montrer à ton père que tu es en train de faire, imaginons quelqu'un que c'est un, un, un étudiant étranger qui vit tout seul ici et tes parents sont ailleurs, ok Et avant ton dernier départ à l'aéroport, il te dit, « Mon fils, attention, Inch'Allah, tes valeurs, ta foi, ton iman, ta salat, ainsi de suite. Et toi, tu veux quoi Tu veux lui montrer avec le temps toujours que voilà, ça c'est ma vie. Pour qu'il voit, Inch'Allah, pour que tes parents soient réconfortés par cela. Il n'y a pas de mal. Mais les réseaux sociaux, tout ce qui est domaine ouvert ici, partagé avec 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, Laisse ta umra pour toi-même et laisse ton soudoud, je ne sais pas quoi, avec toi-même. Sweet soudoud this morning. Laisse-le pour toi-même. <rire> Vous comprenez Ça, c'est des trucs que les gens font sur Internet. Avec les, avec les filtres, en plus, tu vas penser, « Mashallah, il a fait son soudoud, fil djannah. » Le plus que c'est ouvert et public, le plus que essaye d'être, encore une fois, « Garde ta vie personnelle pour toi. » Ça veut dire... Je te, je te donne un autre exemple, okay, ok Et ça, ça aide encore une fois à mettre des situations plus au réel. Est-ce que tu vas aller voir un musulman dans la rue que tu ne connais pas, celui tu sais qui est qui est qui est musulman, juste dans la rue. Toi, tu le connais pas. Tu dis salam alaykum ari. Tu sais, moi, ce matin, j'ai fini le coran. Est-ce que tu vas le faire <rire> Mais ton frère, ton cousin, ton meilleur ami, tu pourrais dire hamdulillah, j'ai fini le sourate al-baqarah ce matin, par exemple. Ok Donc, ça, ça, ça nous aide, Charles Larzode. Il y avait une autre main levée.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 « Volonté » pour des choses qui sont plus importantes. La volonté, la motivation, la volonté est une ressource dans notre vie. On n'a pas mille cœurs, on ne peut pas s'acheter des cœurs pour plus de motivation. On a un seul cœur en tant qu'être humain. Okay? « Mon cœur à moi, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. » Dans le hadith du prophète, ça nous parle de l'kaïs et de la hadj ça fait partie de la nature humaine. Il n'y a pas un être humain qui, qui, qui marche toujours à 100%. Okay? Les personnes qui marchent toujours à 100% et finissent où de nos jours On a un mot pour ça. Les personnes qui, qui carburent à 100%, surtout dans le domaine du travail. Le burn-out, le, burn le fameux burn-out. Okay? Ça, ça, habituellement, ça vient après quelques mois. Okay? Donc, il n'y a pas un être humain qui peut toujours rouler à 100%. Ça monte, ça descend, parfois on a besoin d'alléger, de prendre un peu de, de repos, de faire descendre les responsabilités, ainsi de suite. Mais, même ce 80%, ce 70%, déjà il est limité, et de ce fait, on ne peut pas le mettre partout. Si je mets ma motivation, mon, hem, mon souci, sur le luxe, est-ce que le luxe, il a une limite Le luxe, ça veut dire ici ce qui est accessoire. Est-ce que ça a une limite Regardez. Un téléphone, on peut s'entendre, on peut s'entendre, ok Je sais qu'il y a des personnes qui sont, qui sont vraiment, comment on peut dire ça, là, non-conformistes qui même jusqu'à aujourd'hui seraient contre ça. Mais de nos jours, un téléphone, c'est pas mal un besoin, ok Dans la société, parce que même plusieurs des services de base, que ce soit la banque, le gouvernement, on va prendre pour acquis que tu dois avoir un téléphone. Donc, avoir un téléphone avec une bonne connexion, peut-être un peu d'Internet aussi, GPS, ainsi de suite... On peut dire que ça, c'est quoi C'est un besoin. Il n'y a personne qui va t'en vouloir, que je vais avoir, je vais acheter un téléphone qui roule bien, alhamdoulilah, pour euh, pouvoir contacter mes proches, ainsi de suite. Il n'y a personne qui va t'en vouloir. Maintenant que tu as ce téléphone-là, quels sont les accessoires possibles Est-ce qu'il y a une limite à ça Que ce soit en termes de services, les, les applications qu'on peut mettre. Quand je parle d'accessoires, ce n'est pas seulement physique. Il y a des, quoi, des millions de d'applications et des applications payantes et qui coûtent de l'argent et tu dois les apprendre et tu dois choisir c'est qui qui est la meilleure et créer un compte et je ne sais pas quoi et applaudir tes informations alors pensez aussi à quoi les gens qui achètent des cases très beaux comme ça et personnalisés il n'y a pas de limite alors une fois que tu rentres dans ce domaine du luxe, l'accessoire qu'est-ce qui arrive il n'y a pas de fin, vous comprenez il n'y a pas de fin, si on ouvre cette porte le plus qu'on avance dans ce chemin il n'y aura pas de fin Là, qu'est-ce qui arrive une fois que je vais dans l'accessoire Qu'est-ce qui arrive à mes besoins, mes nécessités, les choses de base, les choses centrales dans la vie Je vais les délaisser, vous comprenez C'est normal que ma motivation va descendre. La, le fameux, euh, excusez-moi, Inch'Allah, je vais un peu vous, vous bousculer, un peu, mais c'est pour votre propre bien. Okay Donc, je sais qu'en début de session, il y a plus de personnes qui viennent à la halaqa. Cette halaqa, encore une fois, pour les nouvelles personnes, ça dure depuis plusieurs années. Okay? Et que c'est arrivé des fois où ça arrive à plus de 150 personnes. C'est arrivé dans le temps des fois où c'était 3 personnes dans la halaqa, ça monte et ça descend. C'est comme le iman. Quel iman Voilà qui dans tous les cas, parmi les, les, euh, parmi les réponses, parmi les, les arguments, ou bien les excuses plutôt, principal c'est « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour aller apprendre ma religion, je n'ai pas le temps ». Celui qui entend je n'ai pas le temps va penser que la situation est grave. Quelqu'un il a sa mère qui est malade il me dit j'ai pas le temps je suis le seul l'enfant unique je dois prendre charge de mes deux enfants je suis quelqu'un de très endetté, endetté j'ai de lourdes dettes à rembourser j'ai trois j'ai trois emplois ainsi de suite ça on comprend c'est quelqu'un qui n'a pas le temps d'y accueillir Allah Azza il dit fait ta kulla mas ta tatum essaye de se rester cinq minutes par jour ouvrir un petit livre comme ça lire deux hadiths Insha Essaye de, juste pour garder ton email. Voilà qui, pour la majorité parmi nous, de nos jours, quand on dit « j'ai pas le temps », le temps, il se trouve où Il est parti où Dans l'accessoire, dans le luxe. Okay c'est la culture du luxe ici. C'est la culture, c'est toujours ce qui arrive aux cultures, les sociétés dans lesquelles « alhamdoulilah, le matériel il est là, les bases, les nécessités sont couvertes okay ». Il y a peu de personnes ici, il y en a, mais de façon relative, il y a peu de personnes qui souffrent de de pauvreté, ok, à Toronto je pense il y a plus de 10 000 millionnaires ou autre chose ok, donc on parle de plusieurs milliers de millionnaires parfois par, par ville, sans parler de ceux qui ne sont pas millionnaires mais qui sont assez aisés, Alhamdulillah. qu'est-ce que ça, ça fait qu'est-ce que ça, ça fait Ça consomme nos ressources, ça prend notre temps, ok Donc, le samedi et le vendredi, parce qu'on a tellement d'autres choix à faire, entertainment, divertissement, le jeu, ainsi de suite, que les gens disent, je n'ai pas le temps pour apprendre ma religion, je n'ai pas le temps pour faire la salat. Voilà, mais en réalité, ce n'est pas vrai que je n'ai pas le temps. C'est une question de priorité. C'est à moi de choisir qu'est-ce que je cherche exactement. Un autre point ici qui nous mentionne, « Wa anyatruka » Alla huwa Alla huwa an yal huwa an il fuduli min kulli şey Wa yahrisa ala tarki ma la ya'ni Wa la yatakallama illa fima yardjou fihi Ma Allah wa imanihi Donc encore une fois, délaisser al fudul de toute chose Même al fudul pour ce qui est al fudul des discussions Des paroles Des discussions et des paroles C'est pas encore une fois pour dire Il faut garder le silence dans la vie toujours Il faut être silencieux, comprenez Mais s'il y a des discussions discussion qu'est-ce que le prophète sahasi m'el dit par exemple euh... le in ou comme a dit prophète sallallahu alayhi wa nous parle de al c'est quoi al c'est le débat où ça dépasse un certain seuil parfois on fait un débat parce que je, je veux comprendre et toi aussi tu veux Comprendre. Donc, tu essaies de m'expliquer selon ta perspective, j'essaie de le faire. Ça, c'est une discussion, une recherche. Mais parfois, ça dépasse le débat. C'est que moi, je suis attaché à mon point de vue, je veux juste te forcer à le suivre. Et toi, tu es attaché à ton point de vue tu veux juste quoi Me forcer à le suivre. On a amené les deux arguments, sont sur la table, c'est très clair. Mais on continue à est-ce qu'il va y avoir une fin à ça Non. Le prophète Salasim dit que dans cette situation-là, qu'est-ce que tu fais Ça c'est une bataille à perdre, pas grave. Tu veux croire que tu as gagné Je te laisse gagner. Je te laisse, tu veux être content avec ça, je te laisse. Moi, j'ai fait mon devoir, j'ai expliqué mon point de vue, j'ai amené mes arguments, vous comprenez Même dans le même dans la religion. C'est Pour ça Imam Malik رحمه الله il disait que même dans la religion lorsqu'on essaye de défendre la religion défendre des vérités même de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'on fait tu expliques la vérité voilà ce qu'Allah dit dans le Coran voilà ce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit voilà ce que savayzon dit ont dit. wa illa hamidallah. si est, si l'autre personne accepte sinon tu dis hamdoullah moi j'ai fait mon travail I did my duty moi j'ai passé le message même le prophète صلى الله عليه وسلم ma ala rasoul illa Elle mais là, si je m'attarde à faire des débats avec tout le monde, à essayer de prouver mon point avec tout le monde, combien de temps je vais perdre dans ma vie Comment, Combien d'énergie je vais perdre dans ma vie Et qu'est-ce que ça fait, ça En tant qu'être humain, croyez-le ou non, c'est au sens figuré, bien sûr, mais on a un mileage, tout comme les voitures, tout comme les autos. Okay? Une auto nouvelle, tu dis, mon auto, elle est en très bon état. Donc, qu'est-ce que je fais J'en abuse, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Mais un jour, tu vas être surpris que... Rapidement, ça va commencer à, à descendre à se détériorer. Pourquoi Parce que son prime time, il est parti. Je l'ai utilisé, j'en ai abusé. La même chose, notre santé, notre énergie, notre temps, il a un prime time, il a un mileage avec le temps. On va commencer à s'épuiser si on n'a pas travaillé avant cela sur les choses qui sont importantes, sur notre iman et ainsi de suite. Dernier point, très brièvement, en cinq minutes, avant de passer aux questions. « qasdihi ala Plus particulièrement, il nous parle ici de l'excès de l'ilm. C'est quoi l'ilm C'est la science, les connaissances. La même chose, tout comme pour l'effort, tout comme pour le temps. Y a-t-il une limite à la connaissance Y a-t-il une limite à la connaissance Non. non. Y a-t-il une limite à ce qu'on peut apprendre Non. non. Ça, c'est la nature de la vie. Mais guess what Plus que dans le temps de l'imam Ibn al-Qayyim, le l'un des plus grands dangers de nos jours et ça c'est pas seulement dans le domaine de la religion même dans le domaine du commerce et ainsi de suite c'est la question de quoi de euh, plus que l'abus comment est-ce qu'on pourrait euh, chercher un mot encore une fois il y a un mot pour ça mais je ne le trouve pas alhamdoulilah il y a trop d'informations disponibles il y a trop d'informations trop d'informations si quelqu'un veut faire une recherche si vous êtes à l'université par exemple parfois vous devez écrire ou bien au collège vous devez quoi faire une petite recherche un texte, là qu'est-ce qui arrive sur internet, à la bibliothèque il y a combien de ressources possibles hmm beaucoup c'est interminable Alors que moi le tout vieux, je me rappelle encore du temps dans lequel pour préparer quelque chose, il fallait difficilement trouver quoi un livre. Et là tu dis "Alhamdillah, j'ai trouvé un livre sur le sujet." Mais ce fameux livre sur sur le sujet, il te facilite la tâche parce que quoi Début jusqu'à la fin ou l'article ou deux articles, après ça tu dis "J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est le temps de présenter." Mais de nos jours, parfois ce ce un, Cette, cette quantité énorme, interminable d'informations facilement accessibles, ça fait en sorte que qu'on veut juste consommer de l'information consommée sans faire le tri entre qu'est-ce qui est plus important et moins important et ce qui est critique et ce qui est quoi négligeable, qui n'a aucune importance. Qu'est-ce que les services d'urgence font lorsqu'il y a une urgence Pour communiquer en temps d'urgence, qu'est-ce qu'il y a Pour communiquer avec la population, si maintenant il y a une urgence derrière, à l'extérieur, ici, à l'université ou autre chose. C'est quoi l'un des points principaux en communication en temps d'urgence Il faudrait que l'information pertinente à l'urgence, qu'elle soit quoi Qu'elle prenne le dessus, qu'elle se démarque. C'est juste de ça qu'on parle maintenant, vous comprenez Il faut évacuer les lieux. On parle juste de ça. Euh, Que, imaginez quelqu'un, un pompier qui lui dit « Il faudrait évacuer les lieux. » Et lui, il va se présenter au pompier et va dire euh, « Si vous permettez, euh, c'est quoi la référence académique qui vous a permis de prendre cette décision-là <rire> Y a-t-il une deuxième opinion possible Un deuxième istihad possible euh, C'est quoi euh, quel, est, quel est le fondement légal qui vous permet de, de me donner un tel ordre ?» Vous comprenez Là, il y a un sérieux problème, d'un côté ou bien de l'autre. Parce que dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait On revient aux bases, aux choses les plus simples. Après, on va parler de, des détails. Vous comprenez Pourquoi Parce que c'est critique ici. La question est critique, l'enjeu est critique. La même chose, quand on parle de Ad-Din, la même chose. De nos jours, je sais que sur Internet, on peut apprendre plein de choses sur la religion. Et là, je me permets encore une fois d'ouvrir une dernière parenthèse. Je sais qu'on a à chaque fois des parenthèses que je me rappelle de ça, parce que c'est des, des questions d'actualité. On ne veut pas juste parler de la théorie. Beaucoup de personnes, ça fait quelques jours, un autre frère m'a dit, beaucoup de personnes font cette erreur. Ils se présentent à la bibliothèque municipale. Il va ici quelque part chez un marchand qui vend des livres. Les marchands qui vendent des livres et... Euh, bon, dans le temps, ça, ils vendaient des DVD et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils vendent avec les livres. Mais en tout cas, des, un, un marchand de livres, les grands marchands de livres, là, les grandes entreprises, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de musulmans, ils vont faire quoi Ils vont aller Reli religion. Là, qu'est-ce qu'il y a comme livre sur l'islam hmm. Ça, Comment commence à lire. Ah, il y a aussi un autre livre. Commence à lire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Égarement. Hmm? égarement? Pourquoi égarement? Il a juste lu un livre. Pour expliquer qu'est-ce qui va se passer, je vais donner l'exemple contraire maintenant. Un athée qui se présente au masjid. Il dit, Salam alaikum. J'aimerais parler au imam, s'il vous plaît. Oui, c'est moi le imam. Je sais que vous, vous avez beaucoup de connaissances en religion. Juste pour vous dire, je suis un athée. Je vous dis salam alaikum par respect seulement. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur mes croyances, sur l'athéisme. Pourriez-vous pourriez me renseigner, s'il vous plaît Un autre exemple. L'un de vos amis qui vous dit quoi Moi, je vais voyager en Chine. Pour faire quoi pour faire une immersion de trois mois pour apprendre la langue anglaise. La même chose ici. Est-ce que l'islam s'apprend d'une bannière qui, qui ne croit pas en islam Est-ce que ça c'est logique Apprendre l'islam, ou n'importe quelle religion, n'importe quelle idéologie même, plus large que ça, sous une bannière qui n'y adhère pas. Est-ce que c'est fait Est-ce que c'est logique Non, alors c'est normal, si toi tu le sais, comme ce frère-là qui m'en a parlé pour une énième pour une fois, il y a des gens qui parlent de ça, ça fait quelques, quelques jours à peine, il m'a dit, ouais, je suis parti là-bas et j'ai pris quelques livres, mais j'ai réalisé, hein, beaucoup de personnes, c'est des gens qui détestent l'islam et tout, et je ne sais pas pourquoi ils leur impriment des livres, hein, ils mettent ça, en eh bien, ils leur impriment des livres, parce qu'il y a des gens comme toi qui achètent ces livres et qui vont, et qui vont les lire. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut Je suis curieux d'apprendre, d'entendre parler, alors que moi je ne connais même pas quoi? les bases, le fond de moi-même. Je le sais très bien, je ne suis pas en train de rigoler, d'exagérer. Je sais qu'il y a des, muslims, des musulmans qui n'ont jamais lu une fois dans leur vie le Coran de sourate Fatiha jusqu'à sourate An-Nas au complet. Il y a des musulmans qui n'ont même pas lu le Coran une fois dans leur vie. Et il va dire, je vais lire autre chose juste pour comparer, pour voir ce que les autres ils disent sur ma religion. Okay? Mais tu vas comparer en te basant sur quoi Ça c'est comme quelqu'un à qui on va dire quoi Ah regarde, ne perds pas ton temps. Imaginez votre meilleur ami comme ça au secondaire qui dit, tu sais quoi, moi je suis intelligent. Comme tes amis au secondaire, certains qui vont voir leurs amis disent, pourquoi tu étudies Tu sais que tu peux te faire plusieurs millions de dollars sans étudier Vous avez déjà entendu parler de ça Des jeunes comme ça, j'ai déjà vu comme... des jeunes qui parlent à leurs parents comme ça. Ils disent, je ne veux pas étudier. Pourquoi Parce que étudier, ça ne sert à rien. Tu peux te faire des millions sans étudier. Je veux drop out, je veux quitter le secondaire. Alors, ça, c'est la même chose. Si ton meilleur ami au secondaire, imaginez si vous étiez au secondaire, il vient te dire, tu perds ton temps, toi, à faire secondaire, collège, <coughs> va directement à l'Université de Montréal. Okay. va passer beaucoup de temps là-bas, tu peux passer beaucoup de temps avec les gens qui sont au PHD, qui sont en train de faire leur doctorat, juste les mêmes chose qu'ils sont en train de lire. Et tu pourras quoi Brûler les étapes. Est-ce que ça fonctionne Non, parce que tu n'as pas les bases. Études comparatives dans un domaine académique, quand on parle d'études comparatives, on est déjà à un niveau de maîtriser et... et doctorat. Là, je commence à critiquer des théories, des acquis, des choses qu'on m'a toujours présentées comme des... Comme des réalités, là, je commence à les voir de façon différente. Bien sûr, on ne critique pas Ad-Din en tant que religion d'Allah Azzawajal, mais je peux critiquer des croyances, l'opinion de tel imam, l'opinion din comment on le pratiquait, je ne sais pas moi, dans ma culture ou dans mon pays ou autre chose. Je peux re remettre en question, est-ce que cette chose vraiment c'est une sunnah J'ai toujours pensé que c'est une sunnah. Ça, je peux le faire. Par contre, avant cela, il faut quoi avoir les les bases de la religion. Alors, être distrait de ces bases de la religion par foudoul ou l'ilm, par des questions non pertinentes, des informations non pertinentes, et eh bien, qu'est-ce que ça va faire ça va, ça va alourdir ma tâche. Et de ce fait, je ne pourrai pas me concentrer sur l'essentiel de la religion, qui est quoi en termes de science le Coran, le livre d'Allah Azzawajal, puis quoi Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au point où, que je sais, ce n'est pas... Il ne faut pas prendre ça okay, à l'envers. Je vais finir avec ce point, avec cet exemple. Euh, ce n'est pas, pas pour signifier autre chose. Okay? Il y a des gens qui vont comprendre. On veut rejeter la sunnah. Ce n'est pas ça, bien sûr. Au point que certains savants, comme Imam Malik, rahimahullah, ainsi de suite, lorsque c'était le mois de Ramadan, Ramadan eh bien, les hadiths du prophète sallam, étudiaient des hadiths, ainsi de suite, ça, il fermait boutique. Il disait que maintenant, c'est Ramadan, c'est seulement quoi le Je vais dédier toutes mes ressources à l'étude du Coran seulement. Même Sunna qui fait partie de l'ouah de la révélation, les pieux ancêtres de l'islam, eh se concentraient avant tout sur le Coran, même si la Sunna, bien sûr, elle est requise. Okay, on n'est pas en train de dire ici qu'il faut être euh, comment on dit, un Coraniste, Coranien, juste accepter le Coran et rejeter la Sunna. Ce n'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet avant de prendre des questions d'ordre général Bien sûr, on n'a pas eu le temps malheureusement de, de, de, de, de passer à l'autre étape, de la droiture. Je n'ai pas voulu compresser. On va la laisser pour la semaine prochaine bi'idnillahi ta'ala. Pas de questions sur le sujet Donc là, on va passer, inchallah s'il y a des personnes qui ont des questions d'ordre général. Je sais que euh, parfois... Oui. Est-ce que c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Taïv, c'est pas pour Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Oui. C'est une question très rapide. En fait, euh, Vous avez parlé de... C'est enfin, euh, un peu... Est-ce un euh, est que une personne qui est dans le trajet, elle, elle est Tariqah, tariq salat, <saläne> est-ce qu'elle peut s'occuper d'un moussalat ou pas Non. Tariq Salat, quelqu'un qui fait pas la salat ne peut pas être en charge d'un masjid, ok? Non, non, non, non, non. Même un musallah, ok? Même un Ça c'est des choses sérieuses, masjid c'est une chose sérieuse, c'est une erreur qu'on a de nos jours, c'est que masjid c'est devenu n'importe qui qui se prend en charge d'un masjid. Tout celui qui dit moi j'ai du temps libre, je vais... Non, masjid on devrait choisir idéalement les meilleurs, parmi les meilleures des personnes pour, pour le gérer. Il y a un talib'il, écoutez cette histoire, ça vous... Ça vous représente une certaine réalité okay, qui est cachée sous, euh, sous le tapis que plusieurs personnes ne savent pas. C'est important de la comprendre, c'est pour l'avenir de votre dîne dans, dans, euh, dans ce monde occidental encore une fois. Il y a quelqu'un, Talib ou Ilmin, qui a étudié le dîne, religion, islam. Il est parti ailleurs dans le monde, je pense, Médine ou autre chose. Il a fait des années de sa vie pour être formé, pour connaître la religion. Après ça, il est revenu vers son pays natal aux États-Unis pour chercher un emploi comme imam. Alors là, il passe des entrevues dans certains masjids, et ainsi de suite. Ce pas les entrevues euh, classes qu'on connaissait qu pour, euh, pour le travail ou autre chose. Mais là, bon, on, on le fait passer une petite période de test, période probatoire dans un masjid quelque part en Californie. Dès les premiers jours, les responsables de ce masjid, ce masjid on lui a dit, tu as certaines restrictions. Parmi ces restrictions-là, il ne faut jamais, jamais, jamais parler de l'alcool pas parler de l'alcool. Il ne faut pas dire aux gens l'alcool c'est haram, prophète sas, miladi, coran. Pourquoi C'est juste comme ça. Il a vite découvert que c'est parce que parmi euh, ses administrateurs de masjid ou les responsables, eh bien, il y a quelqu'un qui est dans le business de l'alcool, des bars. OK euh, Alors, maintenant, même dans le masjid, il y a des lobbies, des business. Ça, c'est grave, extrêmement grave. Vous comprenez Donc, non, pour le masjid, on doit choisir les meilleures des personnes. Faire de notre mieux, Inch'Allah, pour choisir des personnes qui sont qualifiées et qui, en apparence, craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui sont intègres. Oui. Une Oui, allez-y. que les voir la bonne personne prendre Oui. Mais comment est-ce qu'on peut faire parce que vous savez que le nouveau, c'est entre les juger. Ok. Euh, oui. Ce fameux « ne faut pas juger okay. », complètement faux. Il n'y a pas quelque chose en islam qui s'appelle « faut pas juger ». Ni dans la vie d'ailleurs. Tout le monde juge dans la vie. Okay. Ça, c'est juste une fausseté qu'on nous a mis. Pourquoi Qu'on nous a imposé, qu'on nous a infiltré dans l'islam. Pourquoi Pour nous sortir du monde du pragmatisme, de ce qui est pratique, de ce qui est réel. De ce fait, l'islam reste quoi Des idées qui sont une utopie. Quelque chose qui n'est pas réaliste. Okay. Non, ce n'est pas vrai. Dans la vie, on a déjà fait des halakats seulement sur ça. Dans la vie, toujours, on est en train de poser des jugements. Lorsque tu viens, encore une fois, lorsqu'on te fait passer une entrevue de travail, une fois que tu arrives sur place, tu regardes, on te présente que ça, ça serait ton prochain boss si, si, on, si, on, si on va t'engager, te, te hire, autre chose. Est-ce que tu es en train de faire des jugements ou non hmm? Oui, tu es en train de regarder. C'est quel type de personne qui travaille ici C'est quel environnement de travail ici, si, euh, lui serait mon boss C'est quel type de... Est-ce que je serais à l'aise, moi, à travailler avec quelqu'un comme ça Ou le contraire, ok euh, Bien sûr, il y a d'autres situations encore plus criantes, comme le mariage, comme chercher un partenaire d'affaires avec qui tu vas investir beaucoup d'argent, ainsi de suite. Donc, dans la vie, on est toujours en train de juger. Oui, bien sûr, il y a certains jugements dans l'islam qui n'ont pas lieu d'être, qui sont, entre autres, le jugement sur le sort de la personne dans l'akhira, ok sa vraie place auprès d'Allah Azzawajal. Je ne peux pas te dire. <rire> L'autre fois, j'étais personnellement présent. Il y a un jeune frère comme ça, et ça c'est grave, ok Que ce soit bon ou mauvais jugement. Il y a un, un, un jeune frère comme ça qui est allé voir un, un imam de masjid. Et il a dit, « Vous, je le sais très bien, vous, vous allez aller au jannah <rire> « Vous, vous êtes comme les sahabas, je le sais très bien. Vous êtes comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Il a dit « Oh, on ne peut pas dire ça. »« Ça, ça c'est quelque chose que j'ai entendu moi-même. » Il a dit « Non, non, non, non, essaye pas d'être humble. Je le sais que tu le sais que tu vas être au paradis. <rire> » Vous comprenez Donc, le jugement qu'il soit positif ou négatif sur le sort d'une personne encore en vie, vivante, qui marche sur 7 terre, ça, on ne le fait pas. On garde Allah Azza wa Jal qui va finir au paradis, qui va finir en enfer. Ça, c'est Allah Azza wa Jal. A'lam. Mais jugement sur maintenant, sur l'état actuel de la personne, de ce que je peux voir, si tu m'as fraudé deux fois ce que je peux juger, que tu es un fraudeur et que la troisième fois, je vais m'éloigner de toi, naam, ne me dis pas, fais pas de jugement. Il ne faut pas juger. C'est Allah qui juge. Tu es un fraudeur. Je ne fais pas affaire avec toi. La même chose ici, donc il y a des situations qui requièrent dans la vie un jugement, pas un jugement par arrogance ou autre chose, mais un jugement pour les besoins de la vie, pour savoir qui mérite de prendre quelle responsabilité, entre autres. « Inna allaha ya'morukum entu abdu Amanati <médiculation> ila ahliha » comme a dit Allah Azza wa Jal. Oui Dans ce qu'elle a commun quelqu'un qui est vraiment actif dans toutes ces activités-là, dans ces... Dans les, dans les, dans oui. Je ne vais pas entrer ici dans la question, bien sûr, de, oui. parce que ça, ça va, ça va, être, ça va être un non-sujet. Okay? La question maintenant de comment, comment interagir avec une telle personne, et ainsi de suite, le moindre qu'on peut faire, c'est de lui faire confiance, de lui rappeler l'importance de faire la salat. <rire> Prochaine question. S'il y a des questions écrites ou verbales, oui. le déséquilibre, c'est parce que comme tu te sens bien quand tu fais le sujet longtemps? est-ce que je ne ta dignité, ta démocrate, est-ce que c'est comme pour Allah ou est-ce que le déséquilibre lui-même n'est pas comme peut 10 minutes de ce jour de juste avec l'Ikhlas. Oui. Que, c est, c est il n'y a, a pas de mal, inşallah, azawajal, mais encore une fois, si vous vous sentez confortable dans le Soudoud, essayez d'équilibrer en allongeant un peu plus le Qiyam qui okay, la place de l'Ikhlas. Ajoutez Quelques, quelques minutes de plus encore une fois en se rappelant que c'est quoi c'est une expérience on le fait pour Allah Azza wa pas par contrainte pas par contrainte oui oui euh, je crois que Excellente question. Taïb. quelle est notre obligation envers les musulmans qui sont opprimés, qui souffrent ailleurs dans le monde C'est une obligation. Là, c'est certain qu'il y a une obligation, qu'il y a même une grande obligation. Ça, il ne faut pas se questionner. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a parlé de ça dans le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa il a parlé de ça dans les hadiths, que les musulmans, c'est comme un seul corps. Maintenant, c'est quoi l'obligation Bien sûr, comme on dit, al ala al le drame est tellement grand et tellement large il n'y a personne, encore une fois, les personnes, parce que souvent quand on parle de notre obligation, il y a des gens qui pensent que ça veut dire moi, je, leur, je dois leur trouver la solution finale. Vous comprenez Une fois que le problème dépasse un certain seuil, un certain niveau de gravité, là, ce n'est plus une question de trouver la solution. Ici, c'est une question de quoi Faire de mon mieux auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala afin que je ne sois pas quoi Blâmable auprès de l'Arzoude. De un, de deux, ça dépend de la personne. Chacun a un devoir à faire. Celui qui est riche, qu'est-ce qu'il doit faire Dépenser. Fils Combien de réfugiés musulmans avons-nous à travers le monde Des millions. Combien de pauvres Combien de De personnes qui souffrent dans la guerre, ainsi de suite. Là, bien sûr, l'argument souvent que les gens ils ont l'excuse que nous avons, c'est quoi Je ne sais pas comment aider. J'aimerais bien aider, mais je ne sais pas comment comment aider. Bien sûr, la réponse ici, c'est que c'est pas c'est pas la job, c'est pas la responsabilité du pauvre de trouver le riche. C'est la responsabilité du riche de trouver le le pauvre pour dépenser. Alors celui qui est ça à dire, qui est sincère, eh bien, il va chercher. Un autre argument souvent utilisé, bien sûr, et ça. Je ne vais pas entrer dans la dimension politique de la chose parce que ça va nous prendre vraiment longtemps. Mais ça, c'est parce que je parle ici de l'argent, parce que l'argent est très important. Surtout ici, on est en Occident, ok Alhamdoulilah, encore une fois, tout le monde, la plupart des gens sont assez aisés. C'est rare de voir quelqu'un, il va dire « je vais mourir de faim » là les gens sont assez aisés. La preuve, c'est qu'encore une fois, on a beaucoup d'outils de, de luxe et ainsi de suite. Alors, la question ici de l'infarque, comme Allah subhanahu wa taala dit dans le Coran, dépensez fil sabirillahi azza wa jal. Mais les excuses, c'est soit je ne sais pas où aider. Ou soit, ah, il paraît que telle association, eh bien, ils ne sont, sont pas très intègres. Il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Vous comprenez Si je ne peux pas trouver le... Il y a des gens qui disent, ah, soit je connais le pauvre moi-même ou bien je fais confiance à personne. Non, on a besoin d'un certain minimum de confiance, bien sûr. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? Je fais et il n'amaloubi, anniyet. Je sais qu'il y a des associations qui sont mal gérées, je ne sais qu'il y a des projets mal gérés, ainsi de suite. Mais regardez, pensez avec ça. Si je donne 100 dollars pour un orphelin, ça passe par des intermédiaires, des associations, ainsi de suite. En cours de route, il y a un 40 dollars de perte. On va, on va exagérer. 40 dollars de perte, de fuite. Euh, tel mal géré, il y, y a des frais de telle chose, ainsi de suite. Ma récompense auprès d'Allah, est-ce que c'est pour 60 ou pour 100, 100. Alhamdoulilah, ma récompense dans l'akhir, est pour 100, de 1. De 2, l'orphelin, c'est mieux pour lui de recevoir 60, des 100, ou bien de ne recevoir rien du tout Est-ce qu'il va être content lui du 60 ou non Oui Celui qui a fait perdre les 40, eh bien, c'est sa responsabilité auprès d'Allah Azzawad. Si ça existe. Donc, dépensez-vous sur wa ta'ala. L'autre question très importante aussi, ici pour nous, la sensibilisation, la communication. On a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, de l'internet, ni'ma d'Allah Azzawadjal, mais que les gens n'utilisent pas bien. Alors, combien de muslimines partagent quoi Pour les frères, toujours, nuit et jour, en train de partager pour le foot, partager pour tel athlète ou tel euh, je ne sais pas quoi, qui n'est même pas musulman il a dit bismillah. Il oh, faut tout le monde, il faut partager, il faut dire à tout le monde qu'il a dit bismillah. Okay? Il est déjà millionnaire, il peut engager une firme de marketing pour le faire, pour faire sa propre promotion, mais les gens vont le faire vis-à-vis Ils vont dire, écoutez tout le monde, il a dit bismillah. Okay? Mais quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a des problèmes, on le voit. Peu de personnes partagent, peu de personnes font avancer, quoi la cause il y a d'autres choses il y a d'autres obligations, ça ça dépend encore une fois je donne des exemples, ok, il n'y a pas de fin à ces exemples chacun il doit voir entre lui, entre Allah qu'est-ce qu'il peut faire pour aider moi j'aimerais ça des jeunes qui deviennent infirmiers qui deviennent euh, médecins et ainsi de suite j'aimerais ça moi des muslimines ok, qui, parce que je suis médecin c'est pas le fameux comme on l'a dit dans d'autres cours plusieurs fois je veux devenir médecin inshallah li pour Allah azza wa Jal, pour aider pour faire le bien lil khair alors qu'en réalité c'est quoi c'est devenir médecin pour le cash et les prestige c'est Allah azza wa Jal qui connaît les niyat mais la niya elle va se concrétiser dans l'action plus tard celui qui est médecin et qui est musulman surtout les s'il est en bonne santé surtout pour les hommes OK Eh bien Il doit faire son effort, ok, pour se déplacer parfois à travers le monde. Aller visiter des gens, aller faire, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, trois semaines. Souffrir un peu avec les malades qui n'ont pas le luxe que d'autres malades ont ailleurs dans le monde. Et les aider. Encore une fois, il a, inshallah, il a trois semaines, tant mois, autre chose, dans un camp de réfugiés. Inshallah, tu vas le trouver au mal auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si les gens ne font pas et chacun est assis chez lui à la maison, il dit quoi il a rien que je peux faire, il n'y a rien, Qu qu'est-ce je... Qu que tu veux, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, à la Chine, ok, et là, la moindre des choses, c'est quoi, comme dans le temps boycottons le Pepsi, boycottons Coca-Cola, ça va fonctionner pendant un an, après ça, tout le monde va revenir au Pepsi, à Coca-Cola, <rire> tout le monde dit, boycottons le Pepsi, à la maison pleine de Pepsi, ok, non, c'est pas ça, regardez, regardez, encore une fois, c'est un long sujet, Le meilleur boycott qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire, c'est quoi Le meilleur, le vrai boycott. Si on parle vraiment du boycott, celui qui te dit tu peux faire, on faire le boycott de qui Boycott des Chinois et des Russes et le boycott des Américains et d'Israël et de, on va on va faire le boycott de tout le monde, des produits de tout le monde. Ok On sait que c'est pas réaliste ici en termes de quoi de Il y a des gens qui ont fait des, des quoi, des, des campagnes sur Internet boycott des téléphones chinois, par exemple. Okay? Mais, euh, et celui qui ne peut pas s'acheter un Samsung, il peut juste s'acheter un téléphone chinois. Quelque chose qui ne coûte pas cher. Est-ce qu'on va lui dire c'est haram d'acheter un téléphone Non. Mais c'est quoi le vrai boycott qui est facile et qui est le plus important et que les gens ne font pas boycott entre autres du matérialisme ok donc le boycott idéologique le boycott de Al-Badel de ce qui est faux ce qui encore une fois comme on a dit tout à l'heure ça ne m'apporte rien du tout le Netflix la dernière fois les personnes qui prient avec nous à Masjid Badr ok euh, on essaie de rendre ça public sous une autre forme dans l'avenir on est en train de faire pendant quelques semaines depuis quelques semaines seulement sur Dajjal sur l'Antéchrist Pourquoi Parce que la cause derrière ça, ça c'est lorsque Netflix eh bien, elle a fait sortir sa série de vidéos sur euh, le Messie. Okay Donc une sorte de dead gel, mais présentée de façon différente. Après, J'ai fait la première khutbah avant même le début de la série. Je l'ai fait sur, et j'ai dit aux gens, je le sais, je ne suis pas en train de, four... de vous faire la publicité. Je le sais que vous, allez, vous avez probablement déjà entendu parler de ça, ou vous allez en entendre parler, avec ou sans ma khutbah. À peine une semaine après la sortie de ce fameux... Il y a des frères ils sont venus me voir. Ah, tu sais le truc sur Netflix, j'ai déjà regardé les 10 épisodes. C'est quoi, est-ce que quelqu'un sait quand... Moi, j'ai aucune idée. C'est quoi la durée environ d'un seul épisode hein? 45 minutes, machin, quarante 45 minutes fois 10. 45 minutes fois 10, c'est quoi 450 minutes. 450 minutes. 450 minutes, c'est combien de halaqa, Ça, C'est combien de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ok Alors qu'encore une fois, une halaqa, une vidéo YouTube sur, euh, sur l'Islam, sur le Coran, autre chose, Ouh, 15 minutes, c'est lent, ok Si vous voyez les statistiques là sur YouTube, ainsi de suite, si vous avez une chaîne YouTube, euh, ça fait longtemps que je, parfois je mets des dorous, ainsi de suite, et là ça te montre le, le graphique, après 10 minutes, il y a des gens qui commencent à quitter la vidéo, ok Parce qu'ils veulent juste « fast food ». Ok, fast-food, Dean, mais Netflix, des trucs comme ça. Alors, c'est ça le boycott. Qu'est-ce que ça t'apporte de regarder des films Qu'est-ce que ça t'apporte Sauf un film pour une raison bien particulière, quelque chose de vraiment intéressant, ou bien dans le cadre d'une recherche, quelque chose de façon exceptionnelle. Mais juste regarder en tant que consommateur, comme tu dis ici, le matérialisme, mais matérialisme au sens abstrait, ça veut dire les idées. Qu'est-ce que ça m'apporte Rien du tout. Pire que ça, c'est une forme de sihr, magie. « Inna min al-bayani sihran » Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit. Et Allah, Azza wa ta'ud'un, nous dit dans le Qur'an al-Karim. « Wa yata'allamouna ma yadurruhum wa la yamfa'uhum » C'est du poison idéologique, croyez-moi. C'est du poison. On est vulnérable en tant qu'être humain. On est faible. C'est pas... J'ai donné cet exemple aux frères tout à l'heure et je le répète. Ok Écoutez bien cet exemple. Il y a des gens qui ont comme argument... Si l'islam, si la religion d'Allah Azzawajal, c'est la vérité, et si on dit que la vérité est forte par elle-même, c'est le haq. alors pourquoi craindre d'autres idées Si vous avez déjà entendu un argumentaire comme ça, il ne faut pas craindre vu qu'on a... Ok, je vous donne un exemple. Je ne suis pas très foot, mais pour les frères qui suivent le foot et ainsi de suite, et je pense tout le monde connaissait quoi le foot, comment ça fonctionne, ou le soccer, comme on appelle ça ici. Premier, prenez la meilleure équipe au monde, avec les meilleurs joueurs au monde. Okay C'est l'équipe imbattable dans le monde, quasiment imbattable. On va leur dire, on va vous faire un, un, quelque chose de spécial. Vous allez jouer la finale. Direct, même pas besoin de passer toutes les étapes. C'est une finale, il y a un grand lot à gagner, ainsi de suite, mais c'est votre nom qui est en jeu, votre, votre euh, renommée qui est en jeu. Ils vont dire, oui, pas de problème. Et vous allez jouer contre une équipe qui est médiocre, juste assez bonne. Par contre, après ça, on va leur donner, on va leur dévoiler les conditions du contrat. Okay, vu que vous êtes les meilleurs, tout le monde vous dit que vous êtes les meilleurs du monde, vous avez les meilleurs... Vous allez jouer à 6 contre 11. Et on va vous dire, c'est quand la rencontre seulement la nuit avant. Ça veut dire, ça va être dernière nouvelle, pas le temps de se préparer, ni autre chose. Et vous allez dormir 4 heures la nuit avant. Pensez-vous qu'ils vont accepter un tel défi Non, parce qu'ici la confrontation est injuste, non balancée. Alors... L'islam, de nos jours, l'islam, les musulmans, vu qu'ils sont faibles, les savants de l'islam, vous le savez ou vous le savez pas, les, la plupart des savants de l'islam à travers le monde sont soit en prison ou restreints chez eux ou interdits de parler ou autre chose, ok, de un, les médias, la, la puissance des médias de nos jours, les médias, il n'y a, a nul qui peut remettre en question l'importance des médias, l'influence que ça a sur, sur, sur les gens les médias, que ce soit conventionnels ou bien ce qu'on appelle les médias sociaux j'ai parlé de ça dans d'autres halakad les médias sociaux, ça exclut de plus en plus, ça exclut la religion les fameux algorithmes et ainsi de suite ça t'enlève tout ce qui est religion pas seulement islam, mais surtout islam incluant islam, ça te l'enlève ok, c'est pas ça, ça ne le véhicule pas de la même façon que ça véhicule autre chose et comme on l'a dit Toi, tu viens pour écouter la khotba ou le serment ou le cours très plat du cher qui te parle, vieux monsieur qui t'explique la religion, que de l'autre côté, qu'est-ce que tu as? Des effets spéciaux, de la musique, ok, du luxe, du décor. Un film de Hollywood, ça coûte combien d'argent pour le produire? Hmm? Des millions de dollars pour deux heures. Le cher qui t'explique ta religion en deux heures, il a combien le budget, il a combien hmm? Parfois il doit le payer de sa propre poche, vous comprenez, il doit sacrifier de sa propre poche. Il y a des savants, ils n'ont même pas d'argent pour s'acheter des lunettes, je rigole pas, c'est déjà arrivé ça. Pour s'acheter des lunettes, pour lire un livre, il n'a pas d'argent pour le faire. Alors ici, est-ce que la confrontation est juste Non, non elle n'est pas égale, elle n'est pas juste. On t'a enlevé tous les moyens et on t'a mis face à quelqu'un qui a pris les moyens qu'il a pris de toi, il les a pris pour les utiliser contre toi. Après ça, un gentil musulman bien naïf qui ne connaît pas sa religion, il va me dire, moi je, je sais que l'islam c'est le haq, c'est la vérité, pas, je ne crains pas entendre la version de l'autre. Non, la version de l'autre, si les deux avaient les mêmes, les mêmes outils, vous comprenez, je n'ai pas les mêmes outils. Je n'ai pas les mêmes outils. C'est pour ça que je dis, quand on fait des halakas comme ça, ainsi de suite, on essaie de notre mieux pour vous donner le, le petit boost de la semaine. Mais dès que vous sortez d'ici, qu'est-ce qui arrive Ça va revenir sur votre téléphone ça va être les films, ça va être les médias, ça va être la, la publicité, ok, des milliers de messages par jour auxquels on est exposé à chaque jour, qui agissent sur notre inconscient, les contraintes de la vie, du système, ainsi de suite. Et là, on est pris encore une fois. Alors, il ne faut pas attendre des, des solutions miraculeuses, ok, comme la semaine dernière, je vais finir la réponse avec ce, ce point, Inch'Allah, ça fait deux semaines au en fait. Un frère, il est venu me voir juste après du mois. Moi, j'étais empressé de quitter le masjid parce que j'avais un autre programme ailleurs. Il me dit, j'ai quelques questions si ça ne vous gêne pas. Bismillah, assieds-toi. Et là, il fait sortir les grosses questions. Vous savez, les grosses questions. Ce n'est pas les questions de, est-ce que ma salade, si je la fais comme ça, elle est valide ou non Non, c'est les grosses questions. Pourquoi est-ce qu'en islam, on doit suivre les hadiths alors que telle chose Et pourquoi Moi, j'ai déjà fait des séminaires sur ça, des journées entières, si tu voulais vraiment comprendre le système Il faut venir, il fallait ou il faut venir la prochaine fois, Inch'Allah. Mais si lorsqu'il y a la science, tu me dis, moi je n'ai pas le temps, je suis très occupé, mais tu vas exposer ton cœur à quoi À toutes les choubouhètes qui remettent tout en question. On est dans une ère de postmodernisme. Le postmodernisme, c'est de tout remettre en question. Il n'y a pas de vérité absolue. Alors toi, tu vas quoi Déconstruire ta religion. Tu vas déconstruire comme ça, comme, comme, comme un Lego, ok Un enfant qui va tout déconstruire, le travail fait pendant plusieurs heures, il va le déconstruire. Après ça, il te la met, et te dit, t'es vraiment bon en Lego Allez, s'il te plaît, en 30 secondes, vas-y, refais-moi la même chose. C'est pas un travail de 30 secondes, je m'excuse. C'est clair Une dernière question, inch'Allah, s'il y en a Oui sprint voilà. donc ma question c'est comment faire la balance justement entre faire vite au début euh, pour monter vraiment rapidement et rattraper tout ce qu'on a parce que lorsqu'on est au début et qu'on on doit rattraper beaucoup et qu'on qu essaie de monter le plus possible mais aussi il y a l'idée que « On doit faire le plus possible avant old age ?» Très, Très bonne question. Très bonne question. « Et comment faire la balance entre ça et prendre son temps ?»« Parce qu'on ne veut pas aussi faire un burn-out. » Excellent. Donc ça, on va parler de ça la semaine prochaine parce que c'est l'un des points Ibn al-Qayyim nous mentionne dans la droiture, dans l'istiqua, m'incha'Allah azzawajal. Okay? L'importance, encore une fois, c'est que même dans l'Iman, il y a un burn-out. Okay? Donc même dans l'Iman, il faut avoir quoi? ce qu'il appelle Ibn al-Qayyim et même les ulamas, les savants de l'islam... Al-Qasd, ça veut dire iqtisad ici. Être quoi De Pratiquer sa religion de façon raisonnable. Quand on dit raisonnable, c'est pas selon ma pensée, c'est rais... Non, selon la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il faut être, comme on dit, faqih ou nafsin. Il faut être intelligent pour bien se connaître. Chacun doit bien se connaître. Connaître c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes failles. Afin de pouvoir s'ajuster, inshallah, indépendamment des périodes, inshallah. Une petite annonce, inshallah, je vous invite... Pour les personnes qui ne connaissent pas le projet encore une fois d'aller sur je n'aime pas facebook mais si vous utilisez facebook c'est la page one qibla donc one qibla comme ça il ya la page en français et la page en anglais ces deux pages qui sont différentes et euh, il ya aussi le sur youtube c'est youtube.com slash one un seul mot donc il ya déjà pas mal de contenu en français ainsi qu'en anglais mais Inch'Allah ça c'est un nouveau projet et très bientôt Inch'Allah il va y avoir beaucoup de, beaucoup de contenu tout en rappelant encore une fois que l'internet c'est pour soutenir mais pour apprendre vraiment notre religion il faut apprendre ça de façon physique Ta'ala